Sur Le prix direct, c'est jusqu'à demain. Et c'est chez Intermarché. Pour l'achat d'une bouteille de vin rose et de Loire 2015, les Charmoré à 3,80€, la deuxième est gratuite. Oui, une bouteille gratuite, mais c'est seulement jusqu'à demain. Intermarché, tous unis contre la vie chère. AOP 75 centilitres, soit 5,70€ le litre. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Un coup d'œil sur la météo de votre week-end avec Yasmina Adila. Bonjour Yasmina, ça ne s'arrange pas vraiment. Oui, pas vraiment. On a toujours ces 13 départements en vigilance orange pour des risques d'inondation. Tous les départements d'Île-de-France, plus le Loiret, le et cher lindre l'Indre-et-Loire, l'Indre et le -Cher, cher. Et vont s'ajouter à cela dans la journée probablement des départements de l'ouest du pays, notamment ceux de la Normandie. Alors en ce qui concerne le ciel, on aura beaucoup de nuages aujourd'hui. C'est une alternance de nuages et d'éclaircies avec encore quelques pluies notamment sur les régions allant des Ardennes, en passant par l'île de France, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace. Donc on aura des pluies ce matin, des pluies qui vont se diriger vers le centre du pays dans l'après-midi. Cet après-midi, on aura également des belles éclaircies sur les régions allant près des côtes atlantiques ainsi que près du pourtour méditerranéen. Quelques orages, notamment sur les Cévennes, accompagnés parfois de quelques grêles sur les Cévennes. Et sur le midi, Toulousain, côté température, entre 11 et 18 degrés, 11 à Caen, 13 à Paris, 18 à Nice. Cet Après-midi entre 15 et 25 degrés, 15 à Paris, 19 à Marseille, 19 à Metz, 20 à Clermont-Ferrand et 25 à Marseille. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur AMC. Dès 14h, tennis Roland Garros avec à 15h la finale d'âme. 16h15, rugby Pro D2, match d'accession au Top 14, Bayonne Oriac et à 21h, football, dernier match de préparation à l'UEFA Euro 2016, France-Écosse.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 Cet RMC, il est 8h. Toute l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. Probablement le plus grand boxeur de tous les temps. Mohamed Ali est décédé cette nuit à l'âge de 74 ans. Nous serons aux états unis dans ce journal. La scène semble se calmer un peu depuis cette nuit. Du moins Paris, 6 mètres 10 Le pic a été atteint cette nuit. C'est vers l'ouest parisien maintenant que les regards se tournent. Et puis le football, dernière occasion de peaufiner les réglages pour les Bleus. Match amical face à l'Écosse à une semaine du début de l'Euro ce soir. 8 h 1 sur RMC. Bonjour à tous. Son combat face à George Foreman fait partie des grands moments de l'histoire du sport le légendaire Mohamed Ali est donc décédé cette nuit boxeur poids lourd, multiple champion du monde, champion olympique Philippe Gasso vous êtes en direct de Washington pour RMC Philippe Mohamed Ali s'est donc éteint cette nuit à l'âge de 74 ans eh oui, celui qu'on appelait « The Greatest », le meilleur, est mort à l'hôpital de Phoenix en Arizona, où il souffrait d'un problème respiratoire. C'était une légende de la boxe en 1959. Il remporte les Golden Gloves dans la catégorie mi-lourd, puis devient champion olympique, puis il se bat dans la catégorie poids lourd devant Sonny Liston, qu'il fait tomber par KO. Il est donné à ce moment-là... Euh, perdant à 7 contre 1. C'est donc la surprise. Dans les poids lourds, il était donné battu, eh bien non, il l'emportera. Il se convertit à l'islam, il refuse de partir au Vietnam, il est déchu de tous ses titres, il remonte sur le ring, il battra Joe Frazier, et vous le disiez, George Foreman dans un combat épique aux Haïrs, Barack Obama ne manquera pas dans quelques heures de lui rendre hommage, rendre hommage à celui qui s'est battu aussi pour les droits civiques des Noirs avec 56 victoires en boxe, dont 37 par KO. Philippe Gasso en direct de Washington pour RMC. Avant de prendre des nouvelles de la Seine, direction l'est du pays. Il n'y a pas que la capitale qui souffre des caprices de la météo. 23h hier soir en Meurthe-et-Moselle, violent, très violent orage sur la commune de Lunéville, Entre 30 et 50 mm d'eau tombée, une centaine d'habitants évacués. Philippe Maé est le préfet du département. C'est impressionnant par la violence et par la soudaineté, puisque ça a en, en, entraîné quelques torrents euh, d'eau et de boue dans des rues de quelques communes. Donc il a fallu immédiatement, face à la montée des eaux, très rapide, Procéder euh, à l'identification euh, des maisons et à l'évacuation d'un certain nombre de personnes qui ne se sentaient pas en sécurité ou pour lesquelles nous pensions que la sécurité n'était pas assurée. À Philippe Maillet, joint hier soir par Constantin de Vergennes. À Paris et autour de l'île de France, 13 départements restent ce matin en vigilance orange. Ce matin, ce n'est pas à Paris qu'il faut s'inquiéter, mais plutôt vers l'ouest parisien, les Hauts-de-Seine et jusqu'en Normandie où la Seine pourrait déborder. À Reuil-Malmaison, par exemple, des évacuations ont été envisagées. Ce n'est toujours pas le cas, mais Patricia qui habite en bord de Seine reste prudente. Là, ce matin, même si on a un peu d'eau dans l'entrée du garage, on a encore 50 centimètres de marge. Donc moi, je n'ai aucune inquiétude. Effectivement, l'accès de ma maison n'est pas très facile, mais, mais je ne me sens pas en danger du tout. J'ai toujours de l'électricité et la mairie nous a installé une passerelle et donc on peut accéder à la rue d'à côté pour... Euh, Pour circuler. J'ai surveillé euh, très régulièrement le niveau et je pense que ce matin je suis quand même soulagée. Hier soir, j'étais, j'avoue quand même que j'étais pas très rassurée hier soir. Et Voilà le témoignage de Patricia au micro ce matin de Claire Andrieux. Alors je vous le disais, c'est plutôt vers l'ouest et le nord-ouest de Paris que les regards se tournent ce samedi. Et Yasmina Adila, la décrue, est entamée mais ce sera très très long. Très, très long, effectivement. Alors, on a sans doute, effectivement, vous le disiez, atteint le maximum en ce qui concerne la Seine à Paris. Mais on a quelques averses très locales sur les régions allant de l'île de France jusqu'à la Noraine. Ça va pas impacter la crue de la Seine. Mais ça va pas non plus l'aider à la... ça va pas non plus aider à la décrue. Et ça va augmenter le niveau de quelques cours d'eau. Alors, le niveau de la Seine se stabilise puisqu'en 12 heures, on a perdu 3 cm, mais on a aussi gagné 3 cm. On passe de 6 m 07 à 6 mètres 10, 6 mètres 07, 02, 6 mètres 10. En ce moment à 7h30, le niveau était à 6,07 mètres. Alors l'onde de crue se décale progressivement vers l'ouest du pays, notamment vers la Normandie, puisque la Seine ne s'arrête pas à Paris. Et avec les coefficients de marée importants annoncés pour ces prochains jours, euh, ça ne va pas empêcher en tout cas euh, la décrue, mais ça va au moins ralentir le déversement de la Seine dans la Manche. Du coup, il faudra très euh, surveiller ces départements donc de la Normandie, qui risquent d'être placés en vigilance orange pendant ces prochaines heures. Et en ce moment, en aval, c'est C'est la décrue euh, en Seine-et-Marne, en Essonne, mais une décrue très, très lente, comme je vous disais. Les précisions de Yasmina Dida en direct ce matin sur RMC. Alors à Paris, conséquences très pratiques. Les quais sont toujours fermés à la circulation. Pas de RERC intramuros. c'est plusieurs stations de métro sont fermées. Et puis, le musée le plus visité du monde, le musée du Louvre, fermé jusqu'à mardi, tout comme le musée d'Orsay. Résultat, Aurélien Manoli, les touristes doivent trouver d'autres occupations. Au musée d'Orsay installé en bord de Seine, Jacques et Denise ont trouvé porte-close, déconvenue pour ce couple belge. Voilà, on constate qu'il est fermé, comme le musée du Louvre d'ailleurs. C'est fichu On est déçus, oui, parce que d'abord il fait très froid, donc on espérait se chauffer au musée. <rire> on change de programme, on ouais. va aller faire la promenade plantée maintenant. Un peu plus loin, accoudés au pont Notre-Dame, Marion et son mari américain James observent le spectacle. Impressionnant Ils vivent en Californie. C'est très impressionnant, moi qui habitais à Paris, c'est la première fois que je vois la Seine aussi haute. Et Donc bah, pour mon mari qui lui est de Californie et euh, soit en sécheresse permanente, euh, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu. L'occasion de clichés exceptionnels aussi, Siska vient d'Australie. C'est vraiment impressionnant. En tant que touriste, euh, c'est assez amusant. Ça fait de très belles photos à envoyer à mes amis. Louper le Louvre, ce n'est pas tellement important. Ce sera pour la prochaine fois. Et n'oubliez pas qu'à Paris, il existe une centaine de musées publics et privés. Voilà le reportage à Paris d'Aurélia Manoli. Et puis plus au sud, c'est la troisième victime depuis le début de l'épisode de Cru. Le corps sans vie d'une femme retrouvée dans un jardin à Montargay hier, découverte macabre au moment de la décrue. Inondations ou pas galères, d'usagers ou pas les syndicats, eux de la SNCF, ne désarment pas. Pourtant, Guillaume Pépi avait prévenu hier, les conséquences sont catastrophiques. Les conséquences de ces inondations sur le réseau ferroviaire, le patron de la SNCF qui demandait donc à ses cheminots de cesser la grève contre la loi Travail, grève qui a un impact forcément sur le trafic et appel non entendu par Eric Santinelli de la Fédération Sudrail. On refuse de stopper la grève malgré l'appel de Guillaume Pépi pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas obtenu satisfaction sur nos revendications. Écoutez, la solidarité qui doit s'exercer en direction de ceux qui sont victimes de ces catastrophes naturelles, elle appartient au président d'entreprise de qui a toutes les capacités pour le faire. Aujourd'hui, il a des cadres non grévistes qui assurent des TGV. Nous, on lui demande d'arrêter ça et d'affecter ces gens sur les trains transiliens où les gens ont suffisamment souffert avec cette catastrophe naturelle. Et je vous disais donc les conséquences sur le trafic aujourd'hui. La moitié seulement des TGV et des TER circuleront ce samedi. Des conséquences également sur les trains intercités. 8h07 sur RMC. Dernier réglage, dernier préparatif pour les Bleus du foot. Dernier match de préparation ce soir, ce sera à Metz face à l'Écosse. Match amical. Et l'impatience, euh, écoutez, de Patrice Evra, il a hâte d'y être. Ouais, ça commence. J'espère qu'on aura déjà un petit aperçu contre, contre l'Écosse. Mais d'entrée, il faut se mettre d'entrée dans la compétition. Parce que si on arrive contre la Roumanie en première mi-temps, par exemple, je donne un exemple, il y a encore 0-0. On n'était pas prêt, on va commencer à douter. Donc voilà, il faut être. Prêt d'entrer. Franchement, on est vraiment impatients de commencer et on travaille à l'entraînement énormément pour ça. On va être prêt pour, pour la Roumanie, ça c'est sûr. Voilà, coup d'envoi 21h ce soir à Metz. À Metz où malheureusement, vous ne pouvez pas écouter RMC, mais c'est tout simple. Il suffit d'allumer la tablette, le téléphone ou l'ordinateur et nous retrouver sur l'application RMC. Le sport ce matin, c'est une place au JO. Un ticket validé par l'équipe de France de Volleyball. Les Bleus ont gagné cette nuit face au Venezuela lors du tournoi de qualification et iront à Rio l'été prochain. Et puis Le sport, aujourd'hui, c'est aussi le tennis. RMC Roland-Garros 2016 Finale d'âme avec l'Espagnol Garbine Muguruza qui sera face à l'ogre Serena Williams, la numéro 1 mondiale, qui est à une victoire seulement du record de titre en grand Chelem et c'est une obsession pour l'américaine Eric Salio. Oui, car l'américaine a déjà connu deux échecs, celui impensable en demi-finale de l'US Open, chez elle, face à l'italienne Roberta Vinci. Et en janvier, le couac aussi inattendu devant l'allemande Angélique Kerber. Patrick Mouratoglou le coach de la numéro mondiale, essaie de dédramatiser. Je pense qu'elle n'y a pas pensé jusque-là. Je veux bien croire que... Il y aura une pression supplémentaire du fait qu'elle va potentiellement écrire une grande page de l'histoire du tennis si elle remporte ce match. La gestion émotionnelle de cette finale demeure un grand mystère mais il y a aussi une gêne physique chez l'américaine imprudemment révélée par Marion Bartoli. Jeudi soir, l'ancienne championne de Wimbledon a surpris Serena en plein soin pour une douleur aux adducteurs. Il y a donc du drame dans l'air ce qui n'est pas pour déplaire à Guy Forget, qui pressent que Garbinier Muguruza peut frapper un grand coup à Paris. C'est peut-être le, le moment pour l'Espagnol d'éclater de, de, de, au plus haut niveau comme ça euh, au grand jour et de remporter son premier titre du Grand Chelem. Le directeur du tournoi espère que son épreuve finira en beauté après des journées bien stressantes un petit peu. Tout le monde on a hâte de voir ces deux champions en découdre. Voilà, finale d'âme à suivre sur RMC cet après-midi. Première balle à 15h, 8h10 sur RMC. Les courses pour terminer, François Sorel. Avec le prix du Panthéon cet après-midi, c'est à Deauville. Euh, Thomas, les pronostics de la Dream Team. Sébastien Daras aime bien le 2 Running Waters et le 3 El Dakar. Brahim Asloum fait confiance au 11 Versaline. Alors bien sûr, Running Waters, ça fait rire. Mais ah si on ah pressait. Ça, ça c'est sûr. Bien sûr. Et Laurent Gouedard, quant à lui, retient le 4 Imprimeur et le 15 Ma cagnotte. Le 2, le 3, le 11, le 4 et le 15. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Et dans un instant sur RMC, c'est parti pour deux heures dédiées au bricolage à la maison La Déco avec Christian PC. Et puis bien sûr, on va euh, évoquer l'actualité, les inondations. Que faire lorsque sa maison prend l'eau euh, Voilà, les bons gestes. On en parle dans quelques instants avec vos questions, bien sûr, vos témoignages. 3216, à tout de suite. RNC. Salut les branches. Qu'est-ce que tu fais ah, Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Bah, tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage Pile là où je les empile Mais oui, et je dirais même plus, pile poil. Ah et oui, Total s'engage à vous livrer vos pelets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pelé Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur pelé.com. Énergisons vos performances chaque jour. Total. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Bonjour, Pierre Elmelec, président de Maison de la Literie. Je suis à Caen dans le magasin de Karen Lust. Mais Karen, quel succès. Oui Pierre, ils ont tous envie de largeur. Normal, toutes les largeurs de matelas, 160, 180 et 200, sont au prix du 140. Et c'est jusqu'à 40% d'économie. Tous à l'opération grande largeur jusqu'au 12 juin. Bonjour la nuit et le meilleure chaîne de magasin de l'année. Voir conditions sur maisondeleliterie.com Je viens d'avoir 40 ans, à partir de maintenant, je fais ce que je veux. Eh, je me suis même fait percer. Tout ça oh Non, je te le dis pas. Et je fais du kickboxing. Non, parce que l'aquagym. Ah euh... oh ouais La Ford Fiesta aussi a 40 ans, et elle se lâche. Jusqu'au 30 juin, la Ford Fiesta édition 5 portes EcoBoost 100 chevaux, avec air conditionné, audio sync, Bluetooth et navigation est à 149 euros par mois. Venez l'essayer en concession et tentez de la gagner. avec premier loyer de 1990 euros puis 47 loyers de 149 euros par mois. Coût total si 14 Réservé aux particuliers si acceptation par Ford Crédit. Offre et règlement sur Ford.fr. RMC, le week-end des experts. 8h, 10h, votre maison. François Sorel, Christian PC. Et nous voilà de retour. Il est 8h13, c'est RMC, le week-end des experts. Deuxième partie. Après le jardin la maison. Christian PC, bonjour. Mais bonjour, mon cher François. Bon, Christian, Comment -vous, mouillé Un petit peu. Bon. Qui eut cru, eh je veux oui. dire, mais bon, ah. c'est pas, bon, bon. pas forcément il faut pas rire bon, de ça, hein. Un bon jeu de mots. Vous nom. êtes un mauvais Français, là, Attention, Christian, oui. attention, attention. tout à l'heure, justement, on va parler de crues d'inondation. Oui, on va parler d'inondation. Oui. Euh, que se passe-t-il? là, on s'adresse à tous ceux qui sont, eh bien, voilà, dans la région parisienne où on, on sait, on voit des images comme, notamment sur BFM TV, incroyables, de, de, de, voilà, de maisons inondées, de jardins inondés, etc. Que doit-on faire lorsque sa maison prend l'eau euh, Voilà, on va s'interroger. Son parking, parce qu'il y a même un parking, voilà. la voiture aussi, mais ça, ça sera pour demain, les voitures et, Effectivement, avec Jean-Luc Moreau, demain, on évoquera les, les, les voitures inondées. Alors, que, oui, quelles sont les conséquences, finalement, sur, sur le bâti Comment, parce que l'eau va finir par se retirer, euh, comment assécher, assainir euh, une maison après la décrue Et puis, on s'interrogera euh, euh, sur le fait de savoir que, que fait-on de ces doublages On le on, Placo pour euh, simplifier eh oui. la plaque de Parce pâte. Parce que le placo l'eau, c'est pas bon. Voilà, On aura quelqu'un de, de chez Placo, d'ailleurs, euh, au téléphone pour euh, nous dire euh, oui. ce qu'on peut faire de ces doublages humidifiés. Les isolants aussi, est-ce qu'ils sont encore efficaces Est-ce qu'ils doivent être remplacés Et puis les assurances, bien évidemment. Hein. Nous aurons un spécialiste de l'assurance. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Euh, ça sera tout à l'heure entre 9 et 10, mais dès maintenant, vous voulez poser vos questions parce que, justement, soit vous êtes témoin, soit vous êtes victime de ces inondations, dans votre maison, le 3216 ou maison rmcfr et surtout laissez-nous votre numéro de téléphone si vous nous joignez par mail pour qu'on puisse, pour qu'Aurélie, notre productrice, puisse vous rappeler, très rapidement. Euh, ça sera tout à l'heure entre 9 et 10, mais d'ici là, bien sûr, toutes vos questions bricolage maison déco et on accueille Brigitte pour débuter. Bonjour Brigitte. Bonjour l'expert. Bonjour Brigitte. Bonjour, bienvenue. Comment allez-vous Très bien, très bien, très bien, ce matin et vous-même Très bien, merci. Bon, On les vous civilités écoute. étant échangées, quel est votre problème Alors, moi j'ai un problème de, de bruit. J'ai fait poser euh, il y a quelques mois des tribles de vitrages oui. qui donnent sur une rue très passante. Mmh. Et actuellement, j'entends toujours du bruit. Donc, je voulais savoir si ça venait des vitrages ou au niveau de, de l'appartement qui est mal isolé au niveau des, euh, soit des combles, soit au niveau du plancher, que le bruit passe par, euh, par les murs. Le, le, le bruit de la rue, le bruit de la circulation euh, passe euh, très largement par les fenêtres. Alors, euh, vous avez fait mettre des triples vitrages, mais les triples vitrages, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas l'idéal, c'est c'est pas une bonne solution pour l'acoustique. Vous avez fait poser des triples vitrages en disant au fenêtreier que votre préoccupation, c'était principalement euh, principalement le, le bruit. Le bruit, voilà, des véhicules, oui. Bon. alors non, euh, quand on quand on veut obtenir une bonne isolation. Acoustique parce que c'est le mot qui le convient et pas phonique mais bon on va dire que c'est la même chose euh, Eh bien on a plusieurs solutions la première c'est euh, tout simplement des vitres très épaisses euh, et c'est ce que moi j'ai chez moi puisque j'ai une de mes fenêtres qui donne sur la voie Georges Pompidou alors en ce moment ça va c'est tranquille hein il y a plutôt les, il y a plus que les canards mais les signes mais en, en temps uti, en, en temps normal ça ça fait évidemment euh, beaucoup de beaucoup de bruit euh, je suis sur un carrefour aussi euh, très très passant en matière de véhicules. Mmh. Donc, Plus vitre épaisse, ça marche bien. Je peux vous le dire, ça marche bien. Euh, sinon, euh, on fait, on prend du double vitrage euh, avec euh, un, un différentiel entre l'épaisseur des vitres, c'est-à-dire la vitre la plus extérieure et la plus épaisse. On ferait par exemple du 10-10-4, et puis pour faire mieux encore, on met un euh, on met un, un verre feuilleté. Et là, c'est c'est c'est l'idéal. Alors, euh, vous savez qu'il y a un classement aussi. Le classement, c'est un classement acoterme, euh, acoustique et thermique. Donc, euh, ça, vous devez pouvoir voir sur votre facture, Quel était le classement à côté? Bon, l'idéal, c'est au moins assez trois, et donc vous allez pouvoir voir sur votre facture ce qu'on vous a ce qu'on vous a mis. Alors, il y a aussi d'autres sources d'entrée du bruit, c'est souvent par les coffrets, les coffres des volets roulants. Euh donc non, euh, je... pas. on donc... pas donc vous êtes tranquille oui. si j'ose dire mais euh, encore une fois alors vous savez le triple vitrage euh, on en a c'est un peu euh, je veux pas dire ceinture et bretelle mais euh, on en a beaucoup parlé à une époque mais euh, euh, ça ne démarre pas pour la bonne raison que ça n'est ni euh, très intéressant sur le plan euh, thermique euh, pour, pas seulement pour la question de la lutte contre euh, contre le froid c'est que il euh, y a un problème avec avec le triple vitrage c'est que c'est opacifiant. C'est-à-dire que c'est opacifiant. Vous voyez à travers. mais Vous oui. avez une perte, une perte d'ensoleillement. Oui, oui. Donc, vous perdez le, le bénéfice de euh, l'ensoleillement et de l'éclairage. Ou de l'éclairement. Et donc, ça aussi, c'est euh, tout à fait euh, euh, réglementé. Euh, mais, euh, encore une fois, pour le bruit, ce n'est pas, pas le triple vitrage qui présente un intérêt majeur. Donc, il faut que je refasse faire le, les vitrages ben oui, si vous voulez, bien sûr, normalement... Euh, alors D'abord, si on vous a vendu ça pour de l'acoustique, il faudrait que vous regardiez ce qu'il y a sur votre facture. Euh, mais ça m'étonnerait qu'on vous ait mis vitrage, triple vitrage acoustique parce que ma connaissance, ça, euh, ça n'existe pas spécifiquement. Euh, et à ce moment-là, euh, demandez effectivement, faites changer vos vos, vos vitrages, euh, par ou vos fenêtres, avec justement véritablement du vitrage euh, acoustique. Et euh, comme je vous ai dit, c'est un, div... ce sont des épaisseurs différentielles, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même épaisseur entre les deux vitrages. Merci Brigitte. On revient dans un instant. Christian, il est 8h18 N'oublions pas notre perceuse à percussion qu'on eh oui. vous offre dans un instant, et croyez-moi c'est un joli cadeau que nous vous offrons comme chaque samedi sur Adamson on vous explique comment le remporter dans une minute Bienvenue à vous toutes et à vous tous si vous venez nous rejoindre C'est le week-end des experts, c'est la maison On revient dans une minute, à tout de suite Rejoignez les experts maison Sur leur page Facebook Votre maison sur RMC Avec Volkswagen, on est tous fiers d'être bleus Aujourd'hui, ne manquez pas le passage de nos selfies mobiles Dans les rues de Metz, rendez-vous au centre Pompidou Pour vous prendre en photo avec vos amis Et encourager les bleus Vous aurez peut-être la chance de gagner vos places pour le match de ce soir Vibrez bleu avec Volkswagen Partenaire de l'équipe de France Et fier d'être bleu Coucou, Nous, vous, vous conseiller conseiller Bureau Vallée. Vallée. Sachez qu'en ce moment, la clé USB Twister 16 Go est à seulement 4,79€ TTC. Et avec les clés Twister, ça va twister. Hein Ah bah oui, c'est bientôt les fêtes de la musique Oh, oh là là yeah. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Offre valable du 6 juin au 2 juillet 2016. Voir liste des magasins participants sur bureau-vallée.fr. Il y a des prix qui vous font dire Bon, eh ben, on rangera les brosses à dents sur la table de nuit. Et il y a les prix Le Roi Merlin. Toute l'année, 99 euros seulement le meuble de salle de bain complet d'ado avec son plan vasque en céramique et son miroir avec éclairage. Tiroir à fermeture progressive inclus, garantie deux ans incluse. Chez Le Roi Merlin, les prix vous font dire Là, je suis sûr de faire le bon achat. Le Roi Merlin et vos envies prennent vie. Oh, ce que vous êtes gâté. Et euh, encore un prix irratable. J'ai eu, ben oui, c'est la tomate ronde en grappe catégorie 1, origine France à 99 centimes seulement le kilo. Répétez ça 99 centimes le kilo de délicieuse tomate ronde en grappe si parfumée. Moi, j'en conclus, c'est un ratable. Un point, c'est tout. Y a pas à discuter. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasinu.com. Et... Les nouveaux commerçants Qui est la fashionista, le prospectus Butte Oh la nouvelle collection, merci mon chéri Toi qui n'importe que top tendance mmh, J'aime quand tu me parles comme ça Pierre Le top tendance du canapé, de la déco, du salon Ça va t'aller comme un gant La nouvelle collection est arrivée chez Butte En ce moment, profitez des nouveautés à prix de lancement Butte, c'est nous Produits signalés en magasin et sur Butte.fr RMC, le week-end des experts Votre maison, François Sorel, Christian Pesset oui. 8h21, le week-end des experts, la maison sur RMC comme chaque samedi entre 8 et 10. Je vous rappelle que tout à l'heure entre 9 et 10, on évoquera les inondations. Que faire quand sa maison a pris l'eau euh, Christian sera entouré d'invités qui pourront répondre à toutes vos questions. Donc si vous êtes victime euh, de ce genre de problème, dès maintenant vous pouvez nous appeler au 3216. Frédéric, en attendant, est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue, Bonjour. Bienvenue Frédéric. On Bonjour. vous écoute. Euh, j'avais une question par rapport au, au, au vide sanitaire. Moi, j'avais... Enfin, euh, vide sanitaire et au comble. Comme il fait trop chaud dans les combles et trop froid dans le vide sanitaire, je pensais récupérer l'air du vide sanitaire pour la mettre dans les combles oui. de façon occasionnelle. Je sais que si on le fait tout le temps, au bout d'un moment, on n'aura pas renouvelé, enfin, on n'aura renouvelé trop l'air pour qu'elle soit fraîche. Mais vous, façon... dites, ouais. vous, dit, vous dites que vous avez trop froid dans le vide sanitaire, pourquoi vous vivez dans le vide sanitaire non, non, je veux dire... <rire> J'y mets que le vin. Ah, vous mettez le vin Oui. Ouais. Ouais. Et, et, et du coup, euh, je pense que prendre l'air via une VMC, une vieille VMC, récupérer, euh, récupérer l'air de la VMC, l'amener dans les combles, enfin, euh, dans mes combles aménagés, pardon, mais juste euh, 3-4 heures avant d'aller se coucher ouais. quand je reçois du monde dans cette pièce. Alors, quand il, fait, quand il fait 30 degrés dans vos combles, il fait combien dans le vide sanitaire Ouais, oh, euh, il doit bien dépasser 15 quand même. Ah bah oui, je pense bien. Il doit dépasser ah ouais. 15, c'est sûr. Donc si vous voulez, ça va pas être significatif. Euh, ah. Donc euh, ça va pas. Euh, vous allez avoir de la perte thermique, euh, non, même c'est il faudrait prendre des conduits peut-être isolés, j'en sais rien. Mais ça sera pas significatif. Il faut que vous ayez véritablement un différentiel euh, extrêmement important entre les deux. La, la solution classique, euh, mais même pour les combes, je sais pas si ça marche. Mais en tout cas pour la maison elle-même, ça sera un puits canadien. C'est-à-dire que là, vous allez chercher. Euh, vous savez, un puits canadien, c'est une canalisation qu'on enterre à plus de, au minimum à 2 mètres de profondeur, on y met une ventilation et puis on récupère euh, de l'air frais, mais qui a un différentiel de, de, de 10 degrés par rapport à, par rapport à, à, à en, entre les deux, ou 10 ou 15 degrés même. Donc, entre le, le, le, la terre elle-même, l'endroit où ça puise l'air et puis où ça la rejette. Mais moi, je pense que surtout, ce que vous avez besoin dans vos combles, c'est de gérer c'est de gérer justement la température. Qu'est-ce que Vous avez dans vos combles C'est des combles aménagés ou c'est des combles euh, perdus Non, non, c'est un comble aménagé. Bon, alors vous avez des Vélux, enfin des, des, des fenêtres de toit. Il y en a un, il y en aura deux après. Bon, ce qu'il faut, c'est que vous profitiez de la nuit pour ventiler. Et ça, c'est aujourd'hui facile parce que vous pouvez mettre des des Velux motorisés, enfin des des fenêtres de toit. Je vais me faire tirer les oreilles si je dis sans arrêt des Velux, euh, des fenêtres de toit oui. euh, qui euh, qui vont sous, ou que vous ouvrez le soir et que vous refermez le, le lendemain matin. Et donc vous allez déjà gérer à euh, abaisser très nettement, très nettement la la température. Et puis Euh, malheureusement il n'y a pas beaucoup d'autres solutions arrivées à un moment que de mettre pendant, par exemple pendant la saison où c'est vraiment euh, le, le, plus, euh, le plus chaud et bien que vous mettiez un euh, déshumidificateur un, un des un, un non ça c'est si très, très humide vous voyez je suis complètement dans l'eau <rire> ouais, vous, vous mettez une petite clim euh, monobloc et vous allez euh, descendre de, les quelques degrés qui, qui suffisent Mais je pense pas que euh, se faire une usine à gaz avec une VMC euh, puisant dans le dans, dans le vide sanitaire euh, et puis vous allez réchauffer mmh. votre vin en plus parce que <rire> Non, je crois pas que ça... j'y crois pas. Euh, merci Frédéric Un mot sur notre jeu oui. Ce matin, nous vous offrons une perceuse à percussion et, et oui, et sans fil surtout Et sans et fil, 18 volts 2 ampères avec donc deux batteries en plus C'est un très beau matériel C'est euh, du Stanley donc C'est un matériel semi-pro euh, C'est un mandrin qui ouvre à, à 13 mm Je crois Et donc euh, véritablement C'est une une très belle machine Qui vous est offerte Euh, par RMC, évidemment, euh, mais aussi par le magazine Système D. Voilà, pour emporter ce cadeau, c'est très simple. On joue euh, par SMS, vous nous envoyez maintenant des maisons, tout simplement. Maison, le mot maison par SMS au 732-16. Maison par SMS au 732-16. Avant de retrouver la météo et les infos de 8h30, petite question, mail, Christian, c'est la si question de Mireille insistez, Un chauffage au sol par géothermie est installé dans ma maison, nous dit Mireille. J'aimerais prendre, peindre, pardon, le carrelage de ma salle de bain. Quelle peinture puis-je utiliser sans risque? Toute peinture de, de, sol ou toute peinture carrelage, sachant que le fait que ça soit un chauffage au sol, ça n'aura aucune incidence parce que la température surfacique n'est oui, pas... C'est combien? Oh ben ça, normalement, c'est autour de, euh, on va dire, 22, quelque chose comme ça, maximum. Enfin, on va être même euh, souvent dans dans, dans des températures, des vins. Voilà, aux alentours des 20, euh, suivant comment donc on va régler là, euh, le matériel. Donc pratiquement n'importe quelle euh, peinture pourrait supporter oui, C'est 28 le maximum, mais donc euh, aucune peinture ne va souffrir de cela. Oui. Euh, que ce soit par géothermie, ça ne change rien, parce que ça, c'est l'émetteur, mm. euh, le plancher, et c'est oui, la, la, la, la la production. C'est la même chose. Euh, simplement, euh, comme toujours, eh bien une peinture de sol sur un carrelage, ça demande quelques précautions, c'est-à-dire vraiment bien le nettoyer, le dégraisser, éventuellement le dépolir un peu, et puis ça ne sera pas éternel, quoi, sur le, le, le passage Oui, qu'on va marcher des... dessus, ah Oui, etc. il va y avoir un des chemins, si vous voulez. On s'en rend mm -hmm. compte. Là, on s'en rend compte quand on a ce genre de... quand on a fait ce genre d'opération, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on marche toujours au même endroit. Eh oui, bien sûr. Euh, et, et puis l'eau, peut-être, aussi va... Non, abîmer, non, non l'humidité, l'humidité, ne va rien y faire. D'accord. Ça sera très bien. Parfait, voilà, ici tout comme Mireille vous voulez nous joindre par mail, c'est très simple hein, euh, vous savez comment ça marche maison.rmc.fr vous nous laissez votre question Chose importante, vous nous laissez aussi votre numéro de téléphone Bien pour qu'on puisse vous rappeler. On va revenir dans quelques instants après la météo et les infos de 8h30. Et puis, je vous rappelle qu'à partir de 9h, Christian, un spécial inondation. inondation. On va vous aider. sur le bâti. Voilà, vous qui avez été victime d'inondation, on le sait par exemple dans voilà la région parisienne, l'Essonne notamment, où il y a eu véritablement une montée des eaux impressionnante qui a... Euh, voilà, envahi des pavillons notamment ouais. il y a des photos et des, et des vidéos incroyables des reportages incroyables sur BFM TV Eh bien voilà, vous êtes victime de d'eau dans votre maison, d'inondation. que faire Il faut en parler et euh, Christian va pouvoir vous donner quelques conseils. Et on va avoir des, des invités euh, on va avoir Stéphane Cancella qui était mmh. déjà venu dans notre émission à Promotion et qui fait véritablement des miracles en matière de, de réhabilitation après. Exactement, on parlera aussi d'assurance Avec forcément, euh, Quelqu'un d'hyper-assurant 32-16, dès maintenant si euh, vous avez été victime d'inondations Vous pouvez nous appeler pour qu'on puisse vous aider ce matin A tout de suite Le week-end des experts sur RMC Votre maison Votre toit protège votre famille. Mais qui protège votre toit? C'est Cyplast, bien sûr, le leader de l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent depuis 60 ans. Grâce aux barrières radiantes de sous-toiture thermiques et super réflexes, prolongez la durée de vie de la charpente et augmentez le confort thermique de votre maison en gagnant jusqu'à 6 degrés, été comme hiver. Demandez à votre couvreur et retrouvez toutes nos solutions de sous-toiture sur Cyplast.fr. Bernard Oui. Chez Gédimat, du 1er au 11 juin, c'est les 10 jours prodiges. L'escabeau professionnel 5 marches garantie 10 ans est à 88 euros. Et pour 1 euro de plus, tu as un marchepied 3 marches 3 marches en plus Pour 1 euro de plus Oh, bah j'ai envie de dire ça roule. Non, t'as pas plutôt envie de dire ça marche <rire> <rire> J'ai dit maths, matériaux et bricolage. Monsieur, la hausse du coût des énergies, vous en dites quoi Vous savez, j'ai déjà équipé ma maison avec des panneaux solaires Dualsun qui produisent l'électricité et l'eau chaude pour toute la famille. Donc mes factures diminuent. L'électricité, l'eau chaude, les économies Ah oui, quand même Le tout 100% made in France et avec des installateurs aguerris. Allez voir sur Dualsun.fr L'énergie est notre avenir, économisons-la. Les bons plans Auchan, c'est maintenant. Stéphane, quand il ne fait pas de sport, il les regarde sur grand écran. J'aime me sentir avec eux sur le terrain, vivre à fond les émotions de l'instant. Eh bien, jusqu'à ce soir, en magasin et sur Auchan.fr, le téléviseur connecté LG Full HD 140 cm est à 599 euros au lieu de 749, soit une économie de 150 euros. Waouh, 599 euros, un téléviseur LG 140 cm Je file chez Auchan. Oh, do you build me Auchan, la vie que j'aime. Dans 5 euros d'éco-participation, classe énergétique A+. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné. Un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 euros, tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté, mon Opel Karl. Jusqu'au 30 juin, la nouvelle Opel Karl, désignée citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 euros. Avantage client déduit, conditions sur Opel.fr. Portes ouvertes les 11 et 12 juin selon autorisation. La météo avec Yasmina Dila. Bonjour Yasmina. Bonjour François. Bonjour à tous. Nouvelle vigilance orange. Vigilance orange pour des risques d'orage dans le nord-est du pays et concerné l'Ardenne, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et la Moselle. Une vigilance orange qui s'ajoute déjà à celle des départements placés en vigilance orange pour des risques de crues. Tous les départements d'Île-de-France, plus le Loiret, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, l'Indre et le Cher côté carte. On aura donc une alternance de nuages et d'éclaircies sur l'ensemble du pays pour matinée. On a un temps très agité, notamment entre les Ardennes, lîle de france la champagne Ardenne, la Lorraine et l'Alsace, avec donc quelques gouttes de pluie. Des pluies qui gagneront dans l'après-midi le centre du pays qui seront accompagnées donc de coups de tonnerre, voire de grêle. Ça restera assez local hein, pour les grêles. Averses orageuses donc, donc sur les Cévennes également et sur le midi, euh, Toulousain près des côtes atlantiques et des côtes méditerranéennes. Vous aurez du beau temps tout au long de la journée. Côté température, entre 11 et 18 degrés ce matin. 11 à Caen, 18 à Nîmes.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 C'est RMC, il est 8h31 Un point sur l'actualité, Thomas Chupin Bonjour Thomas Bonjour François, bonjour à tous C'est l'information de la nuit, le décès du boxeur Mohamed Ali Une légende de la boxe Mohamed Ali était âgé de 74 ans Il souffrait depuis plus de 30 ans de la maladie de Parkinson et était hospitalisé depuis jeudi pour des problèmes respiratoires Le début de la décrue, c'est possible Mais ce sera lent, très lent La scène ne monte plus depuis le début de la nuit 6 mètres 10 atteint vers 2h du matin Depuis sa hauteur est stabilisée Du moins à Paris, la crue est surveillée plutôt vers l'ouest et le nord-ouest parisien ce samedi. à Paris, les conséquences, les musées du Louvre et d'Orsay sont fermés depuis hier et le seront jusqu'à mardi. Pas de RERC intramuros encore aujourd'hui. Plusieurs stations de métro sont également fermées. Il n'y aura pas d'évacuation d'habitants à Paris, expliquait la mairie hier soir, qui a malgré tout ouvert des gymnases pour accueillir des centres domiciles fixes. Les conséquences économiques de cette période de cru, le MEDEF et la CGPME demandaient hier soir à l'État de tout faire pour épauler les entreprises touchées par les inondations et puis les assurances, 600 millions d'euros. c'est coup global des dégâts causés par les intempéries chiffre donné hier par l'association française de l'assurance. L'autre actualité ce matin c'est bien sûr le football, le dernier match de préparation des bleus à un peu moins d'une semaine du début de l'heure euro à 21h à Metz, l'équipe de France affronte l'Écosse. et puis le sport aujourd'hui c'est aussi le tennis Roland-Garros finale d'âme ce samedi entre la numéro 1 mondiale Serena Williams et la numéro 4 Garbine Muguruza 8h32 sur RMC vous êtes avec Christian PC François Sorel votre maison messieurs. Thomas merci, prochain point sur l'actualité Et ce sera tout à l'heure à 9h sur RMC. On repart dans ce rendez-vous maison tout de suite avec Christian PC et vos questions au 3216. RMC, le week-end des experts. Votre maison, François Sorel, Christian PC. Merci d'être avec nous, 8h33, le week-end des experts, la maison jusqu'à 10h, avec à mes côtés, vous le savez, notre expert maison, notre spécialiste, docteur bricolage, Je Christian Pessé. Oui. Vous avez un petit souci à la maison vous avez... Moi, ça va. Non, vous, ça non, va non, ça va. Voilà, mais vous qui nous écoutez, oui. vous avez une question précise à poser à Christian Pessé, c'est le moment où jamais Allez-y, 32-16, et puis tout à l'heure, entre 9h et 10h, on reviendra sur les inondations, bien sûr. Que faire quand sa maison prend l'eau, Christian Oui, c'est une, c'est un problème d'abord quand tu prends l'eau, mais là bon, il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, non. on verra les précautions. Il oui, y a oui. les moyens, mais bon, pas quand on arrive. Est-ce des... qu'on peut limiter oui, les inondations mais pas, dans quand un en un arrive, pas quand on en arrive à des niveaux d'eau euh, tels que ce qu'on voit en ce moment. Et, et puis des fois, empêcher l'eau d'entrer, ça peut avoir aussi de mauvaises conséquences sur le bâti. Enfin, j'y reviendrai. Euh, reviendrai oui, parce tout que ça à va créer des pressions, j'imagine. Voilà. Non, c'est ça. Tout à fait. Hein. Et puis, euh, en revanche, la grosse problématique, elle va être quand l'eau va se retirer. Mmh. Et là, il faut agir euh, très rapidement et avec des moyens euh, souvent costauds, des moyens pro euh, on verra justement avec un, un spécialiste euh, de l'assèchement et de l'assainissement des maisons euh, et des locaux euh, professionnels on va voir qu'il n'y a pas seulement des pathologies pour la maison, il y a aussi des risques de pathologies pour soi-même euh, eh avec le oui. développement des germes etc. Donc c'est tout à fait euh, sérieux. Oui euh, ça pose des problèmes sanitaires parce qu'en plus cette eau est, est sale bien évidemment. Et sales, hein, il y a des bon... moisissures qui Exactement. se développent euh, des champignons Euh, c'est pas joli joli les Donc, risques de sont importants après hein. Voilà, on en parle tout à l'heure euh, et si vous avez des victimes d'inondation euh, chez vous là ces derniers jours euh, alors qu'elles soient importantes ou pas hein, euh, il suffit qu'il y ait un petit peu d'eau pour que bien sûr on se pose des questions vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 3216 euh, ou bien maison.rmc.fr mais d'ici là euh, on aborde tous les sujets hein, liés à la maison avec euh, vos interrogations au 3216 et on accueille Lionel tout de suite bonjour Lionel Oui, bonjour Christian. Bonjour, bonjour Lionel. Antoine. Bonjour Lionel. Bienvenue et on vous écoute. Alors, bonjour, je vous appelle justement pour un problème euh, d'humidité oui. euh, concernant les murs d'une chambre. En fait, je vous explique brièvement. J'ai acheté un appartement il y a, il y a 11 ans. Oui. Euh, je me suis assez vite aperçu que les, que les murs étaient, euh, étaient humides. Et ce que j'ai fait à l'époque, j'ai mis, mis du crépi. J'ai mis du crépi sur tous les murs et puis je les ai peints. Et au fil des années, en fait, ben, euh, ben, l'humidité est, est apparue. Bien sûr. Et, euh... Allô Oui, oui, je dis bien sûr. Et oh. en fait, euh, sous forme de... Bon, ça, les murs ont, ont noirci, dans les, dans les coins principalement, au-dessus de la, de la fenêtre. À la base, c'était une fenêtre en bois, bon, donc elle a été changée depuis. Oui. Ce que je voudrais refaire, en fait, c'est euh, le, le revêtement des murs. Donc, en fait, j'ai repéré dans un, dans un magasin de, de bricolage un, un enduit de, de décoration qui s'appelle Résimousse et qui aurait des vertus euh, antibactériennes, anti moisissures anti-immunité. Et j'aurais voulu avoir votre avis sur, euh, sur ce produit, en fait. Alors, ce n'est pas tellement le problème de la question du revêtement. Le problème à traiter, c'est l'humidité. Euh, donc euh, l'humidité il y a deux, deux solutions ou elle vient de l'extérieur parce que la façade n'est pas étanche ou elle vient de l'intérieur parce qu'il y a de la condensation et là vous me euh, vous me, me servez presque sur un plateau euh, la, le, le diagnostic c'est que vous me dites la fenêtre a été changée, c'était une fenêtre bois, maintenant c'est une fenêtre PVC elle, était, elle est isolante, elle est étanche et donc euh, vous avez une chambre et vous avez un poussin là-dedans qui, euh, qui respire et comme il respire il renvoie de l'humidité et ainsi de suite Et donc, vous avez de, ensuite, euh, vous avez des moisissures. Alors, ce que vous voulez, c'est traiter ces moisissures. Mais non, c'est pas ça qu'il faut traiter. Ce qu'il faut commencer par traiter, c'est la ventilation. Il faut qu'il respire votre gamin là-dedans. Euh, il faut arrêter de l'asphyxier dans une pièce où il peut pas respirer ou la ventilation n'est pas assurée. Alors après, euh, dans une phase de traitement, euh, une fois que vous aurez réglé ce problème de ventilation euh, ou d'isolation, donc parce qu'il y a les deux hein, en général, c'est parce que votre mur il est mal isolé, il est froid et donc Comme il est froid, on, y met, euh, on chauffe à l'intérieur et on y met de la vapeur d'eau. Et donc la, la vapeur d'eau, elle condense sur les murs. C'est c'est du c'est une c'est du strict bon sens, je dirais en termes d'analyse. Et donc ce qu'il faut, euh, c'est surtout que euh, je le disais, vous résorbiez votre prisme de ventilation. Vous pouvez aussi améliorer euh, l'isolation, en tout cas supprimer le phénomène de mur froid euh, en y mettant par exemple du dépron, c'est-à-dire une fine couche euh, de polystyrène euh, expansé. Oui. Euh, et puis euh, ensuite vous pourrez mettre ce que vous voulez le, le, le, on ne peut pas simplement se contenter d'un cache misère avec un enduit miraculeux antibactérien anti-moisissure euh, pourquoi pas isolant thermique aussi euh, anti-humidité tout ce que vous voulez tout ça ça ne euh, ça ne ça peut être en, en curatif c'est-à-dire après euh, lorsque le, le, le mur sèche mais sinon euh, ce n'est pas le, ce n'est pas un enduit qui vous enlèvera l'humidité d'accord Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, euh, euh, vous, êtes dans une, vous êtes en locatif ou vous êtes en, en propriété, en copro Je suis en copropriété. Bon, bah, donc normalement, il y a une VMC dans votre maison, non bah Justement, il n'y en a pas. Ah ben il n'y en a pas, ben voilà. Donc ça veut dire qu'à partir de là, soit il faut que vous voyez avec votre copropriété en disant maintenant il faut une VMC parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des appartements euh, qui soient des cocottes minutes euh, donc, du fait qu'on remplace en plus les, les fenêtres, euh, ou bien il faut que vous créiez à ce moment-là des ventilations. Il y a au moins une barrette de ventilation sur votre euh, sur votre fenêtre PVC Oui, oui, tout à fait. Bon, mais elle est insuffisante. Elle est insuffisante et de toute façon, euh, elle ne sert pas à grand-chose puisque en l'absence de VMC, votre intérieur n'est pas en dépression donc pour que ça ventile ben il faut, ou que ça soit en surpression ou que ça soit en dépression, là c'est en rien du tout donc évidemment que l'air ne circule pas et les barrettes de ventilation, mais vous avez vu la taille des barrettes de ventilation, à ce moment là il faut, il faut voir avec, véritablement avec la copropriété à résoudre ce problème qui est un problème sanitaire avant tout c'est pas seulement un problème de, de désagrément de, de, de noir de moisissure qui se met en haut des plafonds hein. tout à fait voilà Lionel Merci pour votre appel, et si tout comme Lionel vous sens voulez joindre, à Christian. Je pense que Lionel est un peu déprimé, là. Euh, oui, mais qu'est-ce que vous voulez euh, C'est comme ça. Euh, il est 9h moins 20, c'est RMC. On enchaîne maintenant avec Christiane, qui nous a appelé au 3216. Bonjour, Christiane. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour, Christiane. J'ai aménagé, aménagé les combles de ma maison, qui a été construite vers 1890. Hum. Entre le toit et le plafond... On a aménag... Donc, ces combles ont été aménagés et on a fait mettre 20 cm de laine de verre, oui. donc il y a 10 ans à peu près. Euh, c'est sur les conseils, bien sûr, d'artisans. Attendez, je vous interromps deux secondes. Vous, comme vous dites, vous avez fait mettre, c'est-à-dire c'est sous les rampants, c'est-à-dire c'est entre le matériau de couverture et les, les, pans, de, les pans de toiture intérieure Alors, entre les pans euh, rampants, bien sûr, mais au-dessus, puisque ce sont des pièces qui ont été faites, et au-dessus au du plafond de ces pièces... Vous avez une petite partie qui est une petite partie, on va dire, de comble perdu. Voilà, de comble perdu. Comme c'est une maison à quatre pans, j'ai quand même euh, 1,50 m à peu près de, de toit, ou de, hum, entre 1,50 m. Donc euh, j'ai eu euh, au téléphone une maison qui... RGE, qui, ouais. une société qui proposait de traiter les isolations thermiques. Hein, que, hein. Comme j'habite en montagne, et elle, cette maison me propose l'amélioration de l'isolation en faisant souffler de la ouate de cellulose sur une épaisseur de 33 cm. Simplement sur la partie plane et non sur horizontale et non sur les rampants. Ouais. Mais euh, auparavant, Ils veulent enlever la laine de verre. Je voulais savoir si c'était nécessaire d'enlever cette euh, laine de verre hein, qui, qui est encore en état, puisque ça ne fait que 10 ans qu'elle a été faite, et, et laisser euh, les rampants tels qu'ils sont avec la laine de verre qui a été mise. Alors, vous avez combien d'épaisseur de laine de verre aujourd'hui dans la partie donc, haute, euh, disons perdue 20 cm environ. Eh bien, écoutez, moi je, je laisserai ma laine de verre, si elle est en bon état, oui. euh, j'y rajouterai 15 centimètres, et puis euh, alors là ça va faire un, tout à fait, ça va correspondre à un R égale 8, une résistance à peu près de 8, il faut que vous arriviez euh, à avoir en gros euh, presque 40 centimètres, 35, entre 35 et 40 centimètres, à, à vue de nez comme ça, ça serait euh, 37 euh, et des poussières, euh, oui. donc euh, vous remettez de la laine de verre, euh, vous allez en mettre seulement 15 centimètres, et vous avez 20, vous arrivez à 35 et c'est bon Donc je ne mettrai pas cette ouate de cellulose. Mais ça c'est justement parce que ouais, vous savoir. avez une entreprise qui est euh, spécialisée dans la ouate de cellulose, qui est un très bon, qui est un très est bon revêtement. Il y a, enfin oui. un très bon isolant, pardon. Euh, oui. Bon moi je, je suis toujours un peu euh, réservé sur ça, euh, euh, sur ça, sur son comportement quand euh, une une toiture n'est pas très n'est pas très très étanche. Peut-être que votre toiture est très bonne. Il n'y a pas de, il n'y a pas oui. de La, to la toiture est très bonne, bon. elle avait été refaite il voilà. y a pas de Donc il n'y a pas de problème sur la ouate de cellulose, mais mm. euh, bon, en rapport qualité-prix, euh, mis à part un peu sur ce qu'on appelle le déphasage, justement on parlait tout à l'heure de des combles un petit peu surchauffés. Euh, le déphasage est meilleur avec euh, la ouate de cellulose, mais euh, vous allez dépenser beaucoup d'argent, parce que je ne sais pas comment, que, combien de combien est votre, euh, votre devis, on vous, on vous propose combien là pour... Euh... 1800 euros. Bah voyons. Donc, euh, <rire> euh, euh, sous Soufflez euh, 15 cm de, de, de laine de verre euh, si celle qui est existante, comme vous me le dites, est en bon état. Et vous, oui, allez, alors, et vous allez diviser la facture par deux ou par trois Oui, alors ce qu'il qu y a, c'est que le plafond, euh, il y a simplement un petit passage. Euh, le reste n'est pas très, très solide pour monte, monter, euh, monter au-dessus. Donc ils m'ont proposé d'ouvrir le toit. Oui. Et de faire passer, donc, les, les appareils oui. pour souffler. Oui. Mmh. Alors, je ne sais pas, est-ce que pour mettre la, la laine de verre, mmh. ce serait plus facile? Non, c'est pareil. C'est la même chose. C'est exactement oui. la même chose. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de, de, de enfin, d'inconvénient à ouvrir une, une petite partie de la toiture. Attention, Il mmh. euh, faut que ça soit bien fait. Merci Christiane pour votre appel. Il est pratiquement 9h moins le cas. On va revenir dans un instant. Nous aurons Janine avec nous. Janine qui a refait son appartement. Le problème, c'est que sa peinture du plafond euh, ne tient pas. Et donc, elle a euh, contacté un artisan qui lui propose de mettre un faux plafond. Est-ce que c'est une bonne idée euh, On peut peut-être mettre de la peinture qui voir. tient bah, <rire> Ça va dépendre. Si euh, Quelle était la peinture Et quel est le coût aussi d'un faux plafond Dans une pièce On va rentrer dans les détails dans un instant avec Janine. Et puis je vous rappelle que vous pouvez nous joindre Au 3216 Maison.rmc.fr pour nous joindre ce matin A tout de suite Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook Votre maison sur RMC RMC Football Salut c'était Manuel Petit Je viens de signer dans un nouveau club Le plus beau, le plus grand, le plus prestigieux RMC Avec moi l'UFA Euro 2016 On est sûr de le gagner L'UEFA Euro 2016 a déjà commencé sur ANC. Le 10 juillet, c'est la finale de l'événement foot de l'année. Avec Assu2000, assistez à ce match d'exception aux premières loges. Jusqu'au 15 juin, 10 places pour la finale sont en jeu dans les 350 agences Assu2000 partout en France. Que vous soyez client ou non, rendez-vous en agence Assu2000 au plus vite pour retirer votre kit supporter et tenter de gagner vos places pour la finale. Vous avez bien compris Jusqu'au 15 juin, rendez-vous en agence Assu2000 pour remporter votre sésame pour le match de l'année. Retrouvez l'agence la plus proche de chez vous sur assu2000.fr, voir conditions sur le site.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 Market. Comme dans la vie, je suis très nature, à table, je suis très bio. Oh bah ça tombe bien, Michel. Jusqu'au 12 juin, chez Marquette, il y a 30% de remise immédiate sur le pack de lait UHT demi-écrémé Bio-Lactel. Oh, J'aime votre nature généreuse. Et c'est aussi valable sur une sélection de produits de marque. Ah, Qu'est-ce que vous êtes bio Carrefour Marquette, le plein de fraîcheur et d'économie. 8 fois 1 litre, Origine France. Magasin participant sur oui. carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute, et au 7 32 16 65 centimes par envoi, plus près du SMS. Ah bah c'est alors, je ressens plus rien. Et là Rien non plus. Et si vous passez la main, là Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Ben sinon ça sert à rien. Eh oui Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. RMC, le week-end des experts. Votre maison. François Sorel, Christian Pesset. 10 h 47 c'est RMC, le week-end des experts, la maison. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous qui venez de nous rejoindre. Sachez que tout à l'heure, euh, entre 9 et 10, on vous proposera un spécial inondation. Euh, évidemment, c'est d'actualité et on s'adresse à vous qui avez été victime ces derniers jours d'inondation. Euh, dans votre maison oui, Que faut-il faire dans ces cas-là Ou bien si vous avez été victime d'inondations Par exemple euh, Il y a quelques mois dans, dans le Var oui. Ou euh, antérieurement dans d'autres dans circonstances Apportez-nous votre témoignage voilà. pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire ensuite voilà, et vous, comment, comment ça s'est passé. Comment vous avez vécu ça et comment ça s'est passé. Voilà, donc à la fois vos questions pour tous ceux qui sont victimes des inondations maintenant, mais aussi vos témoignages si ça vous est déjà arrivé. Euh, 3216 ou maison.rmc.fr On en parlera longuement tout à l'heure euh, entre 9h et 10h avec nos invités. Médicida, bien sûr, vos questions. Janine nous attend au 3216. Bonjour Janine. Euh, bonjour monsieur. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toute seule. <rire> Voilà, j'ai un problème, je suis en train de refaire mon appartement, oui. et à la salle à manger, ils ont euh, repeint, mais la peinture ne, euh, ne tient pas. Ils ont passé plusieurs couches, et elle traquait, et on m'a dit que c'était le travail précédent qui avait été mal fait, et qu'il était très dur de reprendre là-dessus. On ah me propose de mettre un faux plafond, qui me reviendrait à 1000 euros, je trouve que ça fait cher. Un faux plafond en quoi Qu'est-ce qu'on vous propose En plaque de plâtre euh, Oui, euh, par. Euh, ma foi, je ne sais pas, on m'a dit un faux plafond. Et voilà, oui. euh, Et voilà. Et voilà. Après, il faut alors, bien alors, lire. Vous bon, avez parlé C'est une maison de, de quelle époque euh, C'est un, un appartement oui. qui, qui a été construit aux environs de 65, 65. 1965. Bon. Euh, je vois pas pourquoi de la peinture ne, ne tiendrait pas. Alors elle C'est quoi, si, c'est un problème d'humidité si Non, pas forcément. Si ça avait été une maison plus ancienne, on aurait pu avoir une maison avec, euh, par exemple, du blanc gélatineux, comme on, comme on disait, mm -hmm. à cette époque, et sur lequel évidemment, rien pratiquement ne tient. Mais il y a toujours une solution, c'est de décaper le plafond et d'arriver sur le plâtre et, et, de, et de repeindre. L'autre euh, solution, c'est de poser de la toile de verre, ou plutôt euh, une, un voile de verre, au plafond euh, sur lequel euh, vous allez pouvoir euh, repeindre sans problème. Il y a aussi une autre solution encore, c'est même pas du c'est même pas un voile de verre, c'est de poser tout simplement du papier à peindre euh, sur votre plafond, il n'y a pas de raison que ça ne colle pas euh, et ça va vous éviter évidemment un, un faux plafond parce que un faux plafond euh, c'est c'est quand même un gros boulot, 1000 euros, euh, c'est bon ça, ça dépend de la surface, c'est pas non plus euh, pour un faux plafond 1000 euros c'est pas trop cher. Mais est-ce que c'est nécessaire de faire un faux plafond Moi, j'en suis pas sûr du tout. Alors, il y a une autre solution, mais là, qui est plus onéreuse. Euh, c'est euh, le plafond tendu. Et là, c'est nickel, il n'y a pas de souci. Comment Et, ça euh, marche, le plafond tendu Et bien, Le plafond tendu, on va utiliser euh, une sorte de une, une, une feuille, on va dire, euh, de, de PVC que l'on va tendre entre les murs avec une petite, toute petite cornière euh, à chaud. Et donc, quand le quand ça refroidit, ça se tend. Et donc, vous avez un plafond, un faux plafond euh, parfait. Mais ouais. euh, en général, c'est un peu plus cher que que mille euros. Mais c'est une solution extraordinaire parce que ça se fait en deux heures. Hein, et euh, c'est évidemment un professionnel est qui le fait, et c'est très esthétique. C'est des fois un petit peu brillant à mon goût, mais euh, sinon c'est évidemment une, une très bonne solution. Mais là, avant mais ça non... tient dans le temps. Enfin, ah, je oui, disais, ça a... ça, ça euh, bouge pas. Ça ne bouge absolument pas. Et puis, euh, bah, quand il est sali, eh, on remplace le, la feuille, mais une, une la nappe, on va dire. C'est un peu comme une nappe hein, finalement. Oui, oui. Euh, mais euh, c'est une très bonne solution. Mais attendez, avant de passer à tout ça, euh, commencez par euh, premièrement résoudre peut-être le problème de peinture. On voit pas très bien. Euh, pourquoi ça, ne, ça mm -hmm. ne marche pas et puis sinon je dis la solution voile de verre et la, euh, la solution même papier à peindre merci beaucoup Janine, on enchaîne euh, tout de suite avec Charles et puis juste après ce sera la météo et les infos de 9h, bonjour Charles bonjour messieurs. merci de, de, de prendre mon appel, bon merci bonjour à Charles. vous de nous écouter Charles oui. j'ai un toit en euh, tuile Redland c'est à dire tuile béton 38 ans Euh, quelqu'un est venu me démarcher, monter sur le toit, il y a pas mal de mousse, surtout sur la face nord, on oui. me propose d'enlever la mousse mm -hmm. et de passer un produit qui le en même temps. Oui, bien sûr. Et cette personne m'a dit que déjà la mousse attaquait la tuile. Ah oui, bien sûr. Euh, ça... La, mousse, toi, attaque la, la tuille, mousse attaque, attaque la tuile. La mousse attaque alors, la voilà, mousse alors, qui attaque la a pris les photos. Oui et il m'a dit, j'ai enlevé la mousse et il y a des trous dessous. Ah oui, oui, Donc bien Ça vous paraît bizarre. Ça vous paraît bizarre. Bon, de toute façon, alors, la tuile béton, euh, je dirais, c'est un très bon, très bon produit. La preuve, vous en avez depuis, depuis 30 ans. Euh, c'est un produit qui, euh, euh, les tuiles, le béton peut être plus poreux que la terre cuite et plus poreux que l'ardoise. Donc, euh, Oui, euh, de, il y a, mon père, chaque fois, du sable, on le retrouve dans les chéneaux. Voilà, ça, ça s'use un peu. Bon, euh, le, le problème de la mousse, c'est que quand on touche à, à ce type de toiture qui n'était pas poreuse en décroutant sa surface, euh, oui. pour enlever la mousse, bah là, on est à peu près sûr d'avoir derrière, une, une tuile qui va devenir poreuse. Oui. Et là, évidemment, euh, ceux qui ont fait, euh, dire, les dégâts quelque part, eh bien, ils vous proposent de mettre un produit hydrofuge qui, lui, va donc s'opposer à la porosité. La question, la première question que vous devez vous poser, c'est, est-ce que les tuiles telles qu'elles sont aujourd'hui, avec la mousse qui s'est développée dessus, des lichens, etc., est-ce que ça vous pose problème? Moi? Non. Oui. Bon, alors euh, voilà. Alors vous dites, euh, salut monsieur, on reste comme ça et et ça va bien le faire. Et le jour où ça deviendra pour eux, eh ben vous, vous embêterez pas à dépenser de l'argent pour enlever de la mousse. Vous investirez l'argent euh, pour remplacer les tuiles. D'accord. <rire> D'accord. Voilà. <rire> bon, donnez pas mon nom à l'entreprise. <rire> non. non. <rire> et vous allez ah, les, Charlie. Ils vont <rire> revenir bientôt. Vous allez les revoir. Euh, ben, disons que le prix baisse de plus en plus. Ah oui, bien sûr. Ben... Ah oui, parce ouais. qu'ils sentent que le poisson euh, n'est pas ferré. Non, non, mais pour une toiture de 200 Alors, mètres, on va je... passer de 2000 à 1000. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Ouais, <rire> J'en profite, j'étais dans une grande surface de bricolage, j'y passe très souvent pour évidemment euh, suivre les, les nouveautés, les arrivages, etc. Et j'ai vu des bidons et des bidons d'eau de javel pour, pour nettoyer les toitures. Alors, je vous en prie, arrêtez de mettre de l'eau de javel. Sur les toitures, vous balancez du chlore dans l'environnement. Oui, ah, vous en mettez dans bon, la évidemment, ça autour. fait disparaître les mousses, bon, mais... Arrêter, mais il y a, a d'autres produits, il y a des produits biodégradables. L'eau de javel, ça devrait même. Je serais presque à dire que ça devrait être interdit euh, dans une utilisation oui, mais... majeure comme celle-là. J'ai des autobloquantes d'ailleurs, et certaines de mes amies, pour. Propose aussi de l'eau de javel. Ben, euh, voilà. voilà. Bon, moi je pas. Quels sont les produits oui, qui se comprends. substituent, euh, Christian Il y a, dans... a, a aujourd'hui des anti mousses qui sont biodégradables. Oui. Ce sont des produits du commerce qui marchent très bien euh, et qui ne nécessitent pas non plus la haute pression parce qu'en général, ce qu'on fait, c'est que on met de l'eau de javel et mmh. allons-y, on y va à la haute pression. On les met même euh, en, en additif. C'est pas, c'est pas correct. C'est pas comme ça qu'il faut travailler. En plus, si on a un jardin tout autour, j'imagine la, la, la catastrophe. Oui. Voilà. Mais le problème, c'est que j'imagine que l'eau de javel coûte beaucoup moins cher que tous ces produits. Bah, Voilà. Et oui, et oui. mais, euh, et voilà. mais arrêtez d'enlever la mousse, elle est très bien la mousse sur les toitures. Ah, ah. La preuve, hein, hein, notre, notre ami là, il a dit, bah oui, on fout, il y a de la mousse. Bah oui, il y a de la mousse. Ah, <rire> écoutez, sur les arbres, il y a de la mousse, on ne nettoie pas les arbres. Hein. Oui, c'est vrai. Faudrait peut-être poser la question à Patrick, mais je pense pas qu'il les nettoie. Non, ça m'étonnerait avec. Mais ici, c'est l'eau de javel, là. Bon. En plus, l'eau de javel, faut faire attention, c'est que ça blanchit. Et oui, en plus. Donc, vous avez des et... quantités de toitures aujourd'hui qui mmh. sont, par exemple, en ardoise fibro. Et qui sont blanches. Et qui, du coup, se blanchissent, elles ont déjà tendance à blanchir toutes seules. Oui, oui. Alors, n'en rajoutons pas. Euh, Christian, bientôt 9h, on va revenir après la météo et les infos. Et pour notre deuxième partie, on va évidemment être en plein dans l'actualité puisqu'on va parler inondation. Que faire lorsque sa maison est inondée Les premiers gestes, les assurances, euh, comment réparer tout ça, comment assécher On en parle dans quelques instants après la météo et les infos de 9h. Et vos questions et témoignages au 32-16. A tout de suite. On revient. Le week-end des experts sur RMC, votre maison.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 Pardon, pardon, poussez-vous Ouais, mais il y a du monde ici, c'est quoi cette soirée C'est la soirée Freebox Revolution, toutes les chaînes sont présentes Oh la vache, mais on est combien Plus de 500 500 chaînes Ouais, et en plus, il y a des services replays là-bas, et toutes les chaînes HD au fond Hé, sexy les chaînes HD Ah, je te le dis, les grandes soirées télé, c'est avec la Freebox Revolution Merci Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité. Plus d'infos sur free.fr ou au 1044. Les bons plans Auchan, c'est maintenant Et oui, c'est les gratuits chez Auchan sur de nombreux produits de marque. Super Je vais pouvoir me faire plaisir tout en faisant de bonnes affaires. Tout à fait. Par exemple, jusqu'à mardi, pour l'achat de deux paquets de 12 Kinder Bueno, le troisième est offert. Soit 12,58€ au lieu de 18,87€ les trois paquets. Waouh, ça fait 4,20€ le paquet de 12 Kinder Bueno wow, Auchan, la vie que j'aime. 516 grammes, soit 8,13 le kilo, paquet vendu seul 6,29 Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. L'été approche et avec Isofrance Fenêtre, vos menuiseries fabriquées sur mesure en France, plus besoin d'être sur la plage pour en profiter. Jusqu'au 11 juin, 150 euros de reprise pour chacune de vos anciennes menuiseries. Rendez-vous et conditions sur isofrance-fenêtre.fr ou au 0800 300 969, service et appel gratuit. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akena.veranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. La météo sur RMC, c'est avec Yasmina Adila bonjour Yasmina, bonjour François, bonjour à tous attention vigilance, hein. vigilance vigilance aux orages, euh, aux orages tout d'abord vigilance orange euh, dans le nord-est du pays, sur les Ardennes, la Marne, la Meurthe et Moselle, la Meuse et la Moselle vigilance orange également pour des risques d'inondations, toujours ces 13 départements euh, tous ceux d'Île-de-France plus le Loiret, le Loiret-Cher, l'Indre-et-Loire l'Indre et le Cher auxquels devraient s'ajouter d'autres départements de l'ouest du pays, on en saura un petit peu plus euh, vers les coups euh, de 10 heures. Côté carte, c'est un temps toujours assez instable. On a une alternance de nuages d'éclaircies avec toujours de la pluie, notamment entre les Ardennes et l'Alsace, en passant par l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, la Lorraine également. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Dans l'après-midi, ces averses dans le nord-est du pays vont gagner le centre et vont être accompagnées de orages, parfois de grêle. La grêle, ça restera assez local. De la grêle également sur le midi toulousain. Et puis partout ailleurs, alternance de nuages d'éclaircies avec parfois quelques gouttes de pluie. Très beau temps près des côtes atlantiques. Et près du pourtour méditerranéen, côté température, ce matin on a entre 11 et 18 degrés, cet après-midi entre 15 et 25 degrés, 15 à Paris, 18 à Rouen, 19 à Metz, 20 à Clermont-Ferrand-La Rochelle, 21 à Lille et à Brest, 24 à Bordeaux et 25 à Marseille. Profitez d'un moment de détente avec piscine hydrosudfr site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur AMC. Dès 14h, tennis Roland-Garros, avec à 15h la finale d'âme. 16h15, rugby pro-D2, match d'accession au top 14, Bayonne Ria. Et à 21h, football, dernier match de préparation à l'UEFA Euro 2016, France-Écosse. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 9h, toute l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, 6m10, le pic de Creux atteint cette nuit à Paris. La Seine semble se calmer, nous sommes dans l'Ouest parisien, dans le journal là où à présent les regards se tournent. Il fait partie de l'histoire du sport, de la légende du sport. Le boxeur Mohamed Ali s'est éteint cette nuit, est décédé à l'âge de 74 ans. Et puis pour souffler un petit peu ce soir, 21h, france Écosse. dernier match de préparation pour les Bleus à une semaine du début de l'Euro de football. 9 h 1 sur RMC, bonjour à tous. Ce matin, ce sont en tout 18 départements qui sont en vigilance, 5 départements le sont depuis ce matin à l'est du pays pour de violents orages. Et puis l'île de France et ses alentours observent toujours le comportement de la Seine et c'est plutôt dans l'ouest parisien que la montée des eaux inquiète. Claire Andrieux, vous êtes en direct sur l'île de la Chaussée qui s'est réveillée. Claire, les pieds dans l'eau. Oui, à Bougival, hein, sur une vingtaine de maisons ici, la moitié baigne dans l'eau ce matin. Et la montée, c'est eh faite assez tard, en fin de nuit, doucement mais sûrement. Un habitant me disait s'être réveillé à 3 heures, en plein milieu de la nuit parce qu'il était inquiet, son jardin était encore sec. Ce matin, Eh bien, il y avait des canards dedans. Il avait pourtant essayé d'étanchéifier un maximum l'extérieur de sa propriété avec des bâches lestées avec des sacs de sable devant le portail. Mais l'eau est montée par-dessus le muret de 60 cm et menace euh, désormais les fenêtres du rez-de-chaussée de sa maison. Un risque à prendre Mathilde dit quand on a la chance d'habiter sur une île en région parisienne. Claire Andry en direct des Hauts-de-Seine pour RMC. Alors à Paris, l'onde de la crue est passée. Il était 2h cette nuit quand elle a atteint 6m10. Depuis la Seine semble redescendre très lentement mais tout reste encore à faire pour les riverains des bords de Seine. Et Gérard Feldzer habite une péniche dans Paris. Il est à bout. On est tous un peu épuisés là, sur le quai, comme tous les habitants des péniches. Euh, les accès aux bateaux sont très difficiles. D'ailleurs, il y a un bateau près de moi euh, qui a glissé sur le quai euh, et là, c'est impossible de le soulever euh, pour pouvoir le remettre à l'eau. Euh, donc, euh, ce sont des choses assez délicates, aussi bien pour la crue que pour la décrue. Et je pense qu'on en a encore pour euh, une bonne semaine. Et puis, il y a aussi beaucoup d'arbres, de, de troncs d'arbres, euh, des choses diverses qui sont ramassées par la crue sur les berges et qui menacent également les bateaux et bien sûr bloquent toute navigation. Ah, J'ai un interrogé ce matin par nos confrères de BFM TV. Alors les conséquences très pratiques à Paris, le musée d'Orsay et du Louvre, fermé depuis hier et ce sera le cas jusqu'à mardi. À Paris toujours, pas de RERC intramuros. Encore ce samedi, l'autoroute A86 bloquée par endroit tout comme l'autoroute A10 plus au sud justement. C'est dans le sud de l'île de France que la décrue s'amorce. Réellement, l'heure de constater les dégâts avec, bien sûr, les assureurs. Anaïs Bouicha a accompagné les sinistrés à ne mourir. Bon, ma première question, c'est par quoi je commence euh... Emmanuel est venu rencontrer son assureur après le sinistre de son magasin bio. Photos, qu'est-ce que je peux faire ouais, Ce qu'il faut faire un maximum, c'est prendre les photos de tout ce qu'il y a, tous les dégâts, avant de déplacer quoi que ce soit. Des conseils précieux. Oui, c'est bien qu'il soit présent et je sais que mon dossier est ouvert et qu'il feront au mieux. Voilà. C'est d'ailleurs accompagné de son agent. Emmanuel retourne pour la première fois dans sa boutique. Je ne sais pas par quel bout commencer J'ai des présentoirs entiers qui sont tombés. Il n'y a que le plafond qui va bien. C'est un peu euh, décourageant. C'est une, une catastrophe, une véritable catastrophe. Depuis quelques jours, David Goupil est bien plus qu'un simple assureur pour ses clients. Dans un premier temps, ils sont sous le choc. Ils sont euh, en train de voir vraiment euh, l'ampleur des dégâts. Moi, je suis là pour rationaliser un petit peu les choses, euh, leur expliquer, les rassurer dans les démarches qu'ils ont à faire. On est là pour les soutenir. Impossible pour l'instant de chiffrer les dégâts, mais une chose est sûre. Selon David Goupil, ces inondations vont coûter très cher aux assurances. Le Le reportage à Nemours d'Anaïs Bouitchat dans la soirée, l'association des assureurs faisait son pronostic, 600 millions d'euros, le coût pour les assureurs des intempérés. Les conséquences économiques de cet épisode d'inondation. Hier, le MEDEF et la CGPME, les petites et moyennes entreprises, demandaient à l'État tout le soutien possible pour les entreprises touchées par les crues. Les entreprises et bien sûr les agriculteurs, les terres noyées, une catastrophe justement pour Guillaume Pommier, agriculteur en Seine-et-Marne. Normalement, il y a 12 hectares de, de maïs qui étaient jusqu'à présent très beaux. Et euh, maintenant, il y a 6 hectares qui sont complètement sous l'eau et dans un, dans un étang. Euh, aujourd'hui, si ce n'est de les redécouvrir morts ou complètement asphyxiés, euh, voilà. il n'a pas pu respirer. Maintenant, c'est perdu, euh, complètement perdu. Quoi. Et vous, vous n'avez jamais vu ça Ah non, absolument non. Mon grand-père, il n'a jamais vu ça. C'est incroyable. L'eau est complètement coincée. Tu euh, ne peux rien faire. Et là, aujourd'hui, on ne peut plus rien semer. C'est fini. Voilà. Un témoignage au micro de Romain Cluzel. L'autre actualité ce matin, c'est donc le décès d'une icône. Mohamed Ali s'est éteint donc cette nuit boxeur hors normes, champion du monde, champion olympique. Il était âgé de 74 ans et souffrait depuis plus de 30 ans de la maladie de Parkinson. L'hommage ce matin du ministre des Sports Thierry Braillard. C'est une légende du sport. Il a marqué euh, le monde entier. Et puis euh, c'est vrai que jeune gamin, euh, moi j'avoue que... Si j'aime aujourd'hui la, la boxe, c'est lui qui a déclenché cela. Euh, moi, j'avais 10 ans quand euh, j'ai vu son combat contre George Foreman. Je me souviens aussi des, des combats homériques contre Joe Frazier. Et c'était mythique. C'était mythique et quelque part, c'est un mythe qui, euh, qui nous quitte. Mais il restera. Je ne croirai jamais. Euh, La légende de la boxe. Et Thierry Breyaert, joint ce matin par Rodolphe Massé, le ministre le disait, Barthélémy Bolo, c'est bien une légende qui a disparu cette nuit. Ouais, ce sont ces combats mythiques qu'on retient, notamment euh, celui à Kinshasa en République démocratique du Congo contre George Foreman. C'était en 1974, victoire après avoir épuisé son adversaire, une victoire qui lui permet de reconquérir son titre, allié son jeu de jambes légendaire, jamais égalé dans la catégorie poids lourds, champion olympique en 1960, triple champion du monde, Cassius Clay rebaptisé Mohamed. Ali, après sa conversion à l'islam, a régné sur la catégorie reine des poids lourds. Ali était aussi politiquement engagé. Par exemple, il avait refusé de participer à la guerre du Vietnam, ce qui lui faudra trois ans et demi de suspension, représentant emblématique de la ségrégation raciale, de la lutte contre la ségrégation raciale aux états unis Cela faisait 38 ans qu'il avait raccroché les gants. Un boxeur qui restera à jamais dans l'histoire. En 1999, le magazine Sport Illustrated l'a couronné sportif du siècle. Les précisions directes de Barthélemy Bolo, 9h07 sur RMC. Dernier rendez-vous avant le grand saut. France-Écosse ce soir à Metz. Dernière occasion pour les bleus du football de trouver des automatismes un peu moins d'une semaine du début de l'Euro. Match amical après une semaine de tension sur fond de polémique lancée par Karim Benzema. Polémique qui ne semble pas toucher Didier Deschamps. Ah, ce qui me concerne personnellement et oui. Et en regardant le groupe aussi, quoi. Depuis, euh, depuis dimanche à Nantes, je suis en immersion, je suis tranquille et je reste concentré sur euh, mon sujet. Et de ce que je vois des joueurs, c'est la même chose. Après, euh, tout ce qui peut se passer euh, au dehors, alimenté, pas alimenté, euh, peu importe à la limite. Quoi. Sérieusement, je suis tranquille, je suis en immersion et je suis très bien, je suis concentré. Alors un homme fera ce soir son retour en bleu. Et pas n'importe qui, Antoine Griezmann, l'arme numéro 1 des bleus en attaque. Jérôme Sillon, Griezmann de retour après sa défaite en finale de Ligue des Champions, Jérôme. Un pénalty raté, une coupe aux grandes oreilles échappée à Milan, mais Antoine Griezmann a déjà tourné la page. Non, le plus dur c'était euh, le même soir, euh, en rentrant à la maison et après le, le jour d'après. Mais, euh, mais voilà, il y avait du monde à la maison, et ma famille, il y avait... Euh ma copine. Maintenant, jouer pour ce maillot, pour son pays, je pense que ça te fait oublier beaucoup de choses. Patrice Evra aussi a perdu des finales de Ligue des Champions. Je lui ai même pas dit de vite oublier. Il avait déjà le sourire quand il était là. Donc voilà, je pense que maintenant il pense qu'à l'équipe de France. Griezmann a eu droit à trois jours de repos pour recharger les batteries. Blaise Matuidi le voit bien faire grossir son compteur but qui affiche déjà 32 réalisations cette saison. Elle n'est pas finie pour lui. C'est ce qu'on lui a dit. Elle va se conclure de la plus belle des manières. En attendant, Grisou, c'est son surnom, devrait se contenter de 45 minutes de jeu ce soir. Le reportage de Jérôme Sillon, coup d'envoi à 21h de France-Écosse. Ce sera à Metz, malheureusement Metz, où vous ne pouvez pas écouter RMC. Il y a euh, beaucoup plus simple, euh, les ordinateurs, les tablettes et l'application RMC pour écouter le match sur notre antenne ce soir. Le sport ce matin, c'est une place au JO, un ticket validé par l'équipe de France de volleyball. Les Bleus ont gagné face au Venezuela cette nuit, lors du tournoi de qualification, et iront donc à Rio l'été prochain. Et puis du tennis final, Dame de Roland-Garros cet après-midi... Finale entre Serena Williams, la numéro 1 mondiale, et Garbine Muguroza, la numéro 4 mondiale. 9h09 sur RMC, les courses pour terminer François Sorel. Avec le prix du Panthéon, Thomas, cet après-midi, les pronostics de la Dream Team, c'est à Deauville. Sébastien Larassem, le 2 Running Waters et le 3 El Dakar. Brahim Asloum fait confiance au 11 Versaline. Et Laurent Guédard quant à lui, retient le 4 Imprimeur et le 15 Macagnott. Le 2, le 3, le 11, le 4 et le 15. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Il est d'abord dit, c'était RMC dans un instant. Deuxième partie de notre week-end des experts maison avec Christian Pessé et nos Mais invités. Oui. On va parler inondation, bien sûr. Vous avez été victime d'inondation. Appelez-nous ou si vous voulez témoigner, 32 16 à tout de suite. RMC. Coucou, c'est nous, vos conseillers Bureau Vallée. En ce moment, les 100 stylobis rétractables, dont 20 gratuits Peppermate Joy, sont à 19,79€ TTC, en noir ou en bleu. Perso, je prendrais les bleus. Ben pourquoi Parce que... Allez les bleus Pardon. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Offre valable du 6 juin au 2 juillet 2016. Voir liste des magasins participants sur bureau valleyfr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 Terre Nouvelle. Cherche poulet fermier aimant le grand air pour vivre une relation très nature. Rendez-vous chez Grand Frais. Justement, jusqu'au 4 juin, le poulet fermier Label Rouge est à 5,99€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Prêt à cuire, Origine France. Magasin participant sur grandfrais.com. hé! Hey, hey KIA. Voilà les premières surprises de l'euro entrent en jeu. Oui, ce sont les séries limitées KIA UEFA Euro 2016 suréquipées. Ah, oh, quelle allure avec leur jantes alliage. Oh, le public s'enflamme. Climatisation automatique, navigation avec caméra de recul, Bluetooth. Ah, oh, les séries limitées KIA Euro 2016 font un gros pressing sur les prix. Et avec la garantie 7 ans KIA, les adversaires sont débordés. Découvrez-les vite chez votre concessionnaire KIA. KIA, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Condition des offres et de garantie sur KIA.com. RMC, le week-end des experts. Votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Le retour du week-end des experts. La maison jusqu'à 10h, comme chaque samedi, vous le savez, Christian Pesset, ma compagne. 8h, 10h, on évoque bien sûr ce matin les inondations qui ont frappé euh, pas mal de régions, notamment euh, le centre et le nord de la France. Hein. Oui, Christian. on est en train de véritablement subir... Hein. Un événement climatique tout à fait hors-nord, oui. notamment en région parisienne. Euh, et donc, euh, aussi, euh, là, ça va se déplacer euh, vers, euh, vers l'ouest. Évidemment, l'eau va vers la mer. Hein, ça, c'est... Je ne vous apprends rien <rire> ce matin. Hein. Donc, euh, nous sommes ce matin avec euh, euh, un certain nombre d'invités en studio. Stéphane Cancela, bonjour. Bonjour, euh, bonjour. Vous êtes gérant de la société Unipromotion, qui est spécialisée dans l'assèchement et l'assainissement des maisons et des locaux professionnels, après un sinistre, et notamment après mmh des inondations. Vous étiez déjà venu dans notre émission à l'occasion des événements qui étaient survenus dans le Sud-Est à l'automne dernier. C'est ça. C'est absolument ça. Merci de votre invitation. Mais je vous en prie, Damien Rullière, vous êtes membre de l'indirection d'Hyperassure. Alors, Hyperassure, c'est un site comparateur d'offres d'assurance. On peut dire ça C'est ça, toute voilà. assurance. Et donc, vous allez pouvoir répondre à toutes les questions d'assurance liées aux catastrophes naturelles, aux inondations, et puis peut-être aussi simplement, on n'est pas forcément avec un mètre d'eau, mais on a parfois un petit peu d'eau quand même dans la maison. Hein, Ça arrive. Et c'est évidemment Alors, un gros problème. Bien sûr, On va avoir pas mal de, de questions euh, de, dans un instant, d'auditeurs qui nous appellent au 3216. Mais la, la première question moi, que j'ai envie de vous poser, Christian et messieurs, voilà, de l'eau arrive dans notre maison. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu Alors, en premier lieu... Est-ce bah... qu'il faut subir ou est-ce qu'on <rire> peut faire quelque chose Non, alors, y a, euh, ça dépend du, du niveau... Euh, du niveau d'eau, je dirais de, de l'importance de, de la crue ou euh, de l'importance du, du phénomène euh, tel qu'on en avait eu dans le dans le sud-est, phénomène un petit mmh. peu de chasse d'eau, on va dire, c'est-à-dire arriver d'une masse d'eau euh, importante alors il y a effectivement, il y a quelques moyens de prévention quand on est prévenu oui. suffisamment tôt. Surtout que là, c'est arrivé progressivement c'est-à-dire oui, qu'on n'a pas eu une voilà. vague d'eau c'est-à-dire qu'on voyait que le niveau montait Alors qu'est-ce qu'on qu peut faire Eh bien c'est empêcher l'eau d'entrer par la porte c'est la première, le premier, ou par les vasistes Donc on peut déjà euh, calfeutrer tout ça, les, les étanchéifier. Alors au niveau des ouvertures, il y a différentes solutions. Il y a des solutions euh, tout simplement de barrage avec des plaques euh, qui peuvent se mettre sur des, euh, on va dire, sur des glissières un petit peu euh, comme une trappe, ouais. on va dire. Hein. Et donc euh, ça, ça peut fonctionner. Il y a évidemment aussi des, les fameux sacs, hein, les sacs de sable, tout bêtement. Et qui puis étanchéifier en fait. Voilà. Ça, Et des... Alors il y, a, il y a même des sacs aujourd'hui qui euh, se gonflent. Quand euh, l'eau arrive, matériel, euh, ils, sont, ils ont un matériau, un ils ont un qui est extrêmement sec, et, oui. et qui on va dire un petit peu comme on va dire cléophilisé pour simplifier, et qui gonfle et qui peuvent constituer une, une légère barrière. Mais ça c'est quoi euh, Notamment les sacs, on va dire, c'est une barrière sur 30 cm, 40 cm peut-être. Et puis euh, le, le problème, la question donc de mettre des panneaux, euh, c'est pareil. Les panneaux, ils peuvent monter à peu près jusqu'à un mètre, mais il y a un moment où effectivement, le risque va être de, euh, de la pression qui s'exerce sur sur les murs, euh, parfois il vaut mieux laisser rentrer l'eau. Euh, Lorsqu'on a une maison par exemple qui est euh, en pisé ou qui est euh, qui est construite avec euh, de, de l'assemblage qui n'est pas forcément un béton extrêmement solide. Euh, Là bien, le risque c'est quoi C'est que la pression risque, en fait. Voilà c'est que la, si l'eau rentre la pression elle va s'équilibrer. Oui, oui. Alors c'est catastrophique pour pour l'intérieur. Pour, pour l'intérieur, mais ça n'est pas euh, catastrophique en termes de pression. Si vraiment il y a un moment on, on montait, imaginons, on peut monter deux mètres de ces Mmh. De, de, ces, euh, de ces panneaux. Mais là, la pression devient extrêmement importante sur les murs. Et là, ça et, peut quoi Effondrer là, ça la, ça la maison Ça peut effondrer la maison, tout, tout simplement, simplement. oui. Ou la fissurer, la déstabiliser. Ça peut créer des désordres donc sérieux euh, au, niveau de, au niveau de la construction elle-même. Alors, euh, on va écouter vos témoignages et vos questions ce matin au 32-16. Si vous avez été victime de ces récentes inondations, euh, n'hésitez pas à nous appeler ce matin. Nous avons Nadine Christian qui est là. Bonjour Nadine. Oui, bonjour. Bonjour Nadine. Bonjour. Nous habitons dans le et nous avons une maison de village. Alors Nadine, parlez bien dans le téléphone s'il vous plaît, on ne vous entend pas bien là. Et, alors, voilà, est-ce est que vous m'entendez bien C'est beaucoup Ça va mieux, mieux. c'est beaucoup Excusez mieux. Excusez-moi. On croyait que vous aviez de l'eau sur votre téléphone, mais non. Alors Donc, euh, nous avons fait partie de ces grosses inondations qu'il y a eu, et depuis, euh, nous avons ce studio qui est fait euh, dans une cave, vous savez, les caves voûtées. Oui Et nous avons de l'humidité euh, en permanence sur les bas des murs. Alors, naturellement, nous la nettoyons euh, comme nous pouvons. Nous avons mis un déshumidificateur, oui. sauf que cette, euh, cette, euh, cette moisissure, il y est constamment. Donc, qu'est-ce qu que je pourrais faire pour euh, l'éradiquer Stéphane Cancela, c'est complètement votre boulot, là. Donc, euh, euh, moisissure en bas des murs, euh, dans une, euh, construction, donc, euh, voûtée, une, est-ce euh, qu'il est déjà une cave? Qu'est-ce qu'on, des humidificateurs? Mais vous, c'est un des humidificateurs du commerce que vous avez mis? Oui, oui, oui, oh, oui. oui D'accord. Oui. Donc, euh, les solutions? Alors les solutions sont euh, évidemment préventives. Tout d'abord, Madame est dans un, une situation euh, qui est après la, la création oui. des moisissures. Il faut savoir que les moisissures se développent quand on a une température au-dessus de 20 degrés, quand on a une humidité relative dans euh, l'air ambiant qui est à peu près de 65%. À partir de là, il y a un risque de, de création de moisissures et de développement. Alors, euh, Sans compter après les problèmes sanitaires, etc. Parce que tout ça est mal. Bien ça, sûr, hein. bien sûr, puisque ce sont des, des champignons, hein, mm -hmm. donc il faut les traiter. Alors, euh, il faut bien sûr assécher. Sécher, sécher, sécher, c'est, euh, je dirais, la principale prévention. Mmh. Des humidificateurs pour Nadine, ça suffit pas, visiblement. Ah bah, non, parce que la moisissure est déjà là, est déjà présente. Il faut la traiter et ensuite continuer à déshumidifier. Alors, il faut faire les deux, voilà. il faut faire les deux en même temps. Maintenant, c'est une cave, elle est enterrée, elle est dans un milieu qui est naturellement humide, probablement, remontée mmh. par capillarité, etc. Et oui. Donc, oui. il faut essayer de comprendre d'où vient l'humidité, puisqu'il ne sert à rien de sécher. Si euh, l'apport d'humidité est permanent... Mais là, c'était après les inondations, de toute façon. Alors, si c'est après les inondations, ça veut dire qu'un retour à la normale est, bah, est envisageable. Est ça, est ça, est envisageable. D'accord. Oui. Alors, comment traiter, justement, euh, l'humidité Euh, là dans ces cas précis ah ben, là on, on met un déshumidificateur. Moi j'ai eu à peu près le cas, j'ai eu un développement de moisissure dans ouais. une cave. Mm -hmm. Donc euh, qu'est-ce que j'ai fait ben, on, on, on, on dé... ferme tout, mm -hmm. euh, on déshumidifie mais surtout euh, puisque moi je n'avais pas un, un déshumidificateur, oh mais un déshumidificateur professionnel, mais il faut vider sans arrêt le bac parce que euh, eh oui, on, on remplit si c'est plein ça. Et euh, euh, eh bien euh, chez moi, on remplissait, alors, Normandie c'est pas très sec hein, mais on remplissait facilement euh, 5, 4 à 5 litres par jour. Alors, il y a des solutions aujourd'hui mmh. qui permettent de laisser des machines de façon Bien autonome sûr. avec des remontées par des drains qui évacuent l'eau euh, et qu'il faut contrôler, mais c'est notre, euh, notre job. Hein, que, mais, mais ça, ça s'achète euh, ces machines ou ça se loue Non, ça se loue, c'est un peu Alors, ça se loue, ça s'achète, euh, les professionnels comme nous les achètent, euh, mais les louent aussi puisque euh, pour subvenir à des, oui. des situations euh, d'urgence comme ouais. aujourd'hui, il mmh. nous faut effectivement louer le complément. On mmh. revient dans un instant, messieurs, on parle des inondations et des conséquences des inondations d'une maison euh, si vous en avez été victime n'hésitez pas à nous appeler Abdelaziz justement euh, dans un instant euh, sera avec nous et puis euh, on va évoquer après le, tout l'aspect assurance euh, bien sûr à tout de suite c'était RMC prévu. <rire> rejoignez les experts maisons sur leur page Facebook votre maison sur RMC Oh ce que vous êtes gâtés, il y a encore un prix inratable J'ai eu, ben oui C'est la tomate ronde en grappe catégorie 1 Origine France à 99 centimes seulement le kilo Répétez ça 99 centimes le kilo de délicieuses tomates rondes en grappe Si parfumées. Moi j'en conclue, c'est inratable, un, un point c'est tout Y'a pas à discuter C'est jusqu'à samedi dans les hyper-u et super-u participants Liste sur magasin.com les nouveaux commerçants Yes. Oui? Chez Gédimat, du 1er au 11 juin, c'est les 10 jours prodiges. La porte de garage automatique motorisée est à 398 euros. Et hop, tu la fermes. Comment ça, je la ferme? Bah, la porte du garage, elle est automatique, donc, hop, tu la fermes. Tu... Ah, ah la porte! Oui je ferme la porte! Hein. Bah voilà, quand même. <rire> J'ai dit maths, matériaux et bricolage Carrefour, à vos côtés avec les bleus Tristan, on a tout pour les matchs des bleus La télécommande, ok, le canapé, ok, le frigo oh, faute, Y'a a plus de coca Je m'en charge, jusqu'au 6 juin, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur le pack de bouteilles de Coca-Cola Bien joué, tu sais, le plus important dans un match, c'est la préparation Jusqu'au 6 juin, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive Profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour Sur de nombreux produits comme le pack de bouteilles de Coca-Cola 8 litres litre 5, standard ou 0, modalité sur carrefour.fr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 enfin Berthier, vous vous sentez bien Ah oui, très très bien On se sent très très bien quand on conduit Citroën C4 avec kit main libre Bluetooth et 7 ans d'assistance offert Dépêchez-vous, pendant les jours plus, Citroën C4 Vitamine est à partir de seulement 13 990 euros Citroën Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans valable jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles Détails sur carstore.citroën.fr RMC, le week-end des experts Votre maison, François Sorel, Christian Pesset 12 22 le retour du week-end des experts à la maison. On parle des inondations euh, ce matin et on accueille euh, Christian Abdelaziz qui nous apprend de oui. 16. Bonjour Abdelaziz. Bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour. Eh bien d'abord, euh, merci de m'avoir euh, pris à l'antenne parce que franchement, vous avez été très très, très, très rapide. On vous et écoute. Qu'est-ce Qu qui vous alors, arrive d'Abdelaziz Alors moi, j'ai un petit souci, c'est que j'ai eu des infiltrations d'eau. Oui Et euh, bien entendu, j'ai eu tout, tout mon parquet et tous mes sols, donc ils ont été endommagés, plus mes, mes, mes, mes murs. Oui. Donc j'ai eu l'expert qui est passé à constater, donc qui m'a relevé donc euh, donc le, le problème. Et moi je me suis rendu compte qu'en fait j'avais eu des infiltrations par l'extérieur en fait. Oui. C'était imagine... quoi C'était des inondations Oui, c'est dû à l'inondation. Oui, oui, avec les fortes pluies qu'il y a eu. D'accord, oui, oui, oui. ah, attendez, je, euh, précision, euh, c'est actuellement ou c'est il y a quelque temps, est-ce qu'il y a eu un, un classement catastrophe naturelle Bien écoutez, euh, catastrophe naturelle sur la ville, non, pas du tout, parce que, mais euh, si vous voulez, je euh, j'ai pas, pas deux mètres d'eau. Oui. Donc euh, c'est rentré euh, à une vitesse, j'ai réussi, réussi à, à, tout, à tout éponger avec euh, ce oui. que y euh, sous la main, bien sûr. Oui Mais euh, voilà, maintenant, je ne sais pas. Est-ce que maintenant, ma maison reste fragilisée Est-ce qu'il va falloir euh, faire des travaux de l'extérieur Je ne sais pas. Eh oui, C'est une question qu'on se pose là, quand il y à la maison. C'est pour nos deux invités. Est-ce que vous avez été indemnisé par les assurances, déjà donc, Pour l'instant, l'assureur est venu à faire un constat et m'a demandé un devis. D'accord. Alors, on, on va déjà traiter le problème d'assurance. Euh, Damien, Damien Rullière, est-ce que donc, euh, on est dans le... Le bon timing, là, est-ce que c'est la bonne méthode Qu'est-ce qu'il faut faire D'abord, on va, on va extrapoler, on va répondre évidemment euh, à, à, à la question d'Abdelaziz, Aziz, mais... Euh, euh... Quelles sont les, les, les, les euh, je dirais, les démarches à entreprendre immédiatement Alors, fort heureusement, euh, tout le monde n'a pas un mètre d'eau dans sa maison oui. euh, et tout le monde, euh, toutes les zones vont pas être classées en catastrophe naturelle. Eh On oui. a vu qu'il a plu un peu partout en France. Alors, il euh, y a une première situation qui peut être une infiltration due à la, voilà, due à la pluie. Peut-être pas forcément une inondation, une vague. Pénétration un peu voilà. d'eau, mais euh... là, euh, dans ces cas-là, c'est plutôt euh, la garantie dégâts des eaux qui va, qui va prendre en charge euh, le sinistre. C'est-à-dire que euh, le dégât des eaux, c'est pas seulement le voisin qui a oublié de fermer le robinet de la baignoire quoi. Voilà, et c'est pas seulement une canalisation qui casse dans la maison, ça peut être l'infiltration par l'extérieur euh, de l'eau, dans les murs, et puis après, bon, tous les dégâts que ça peut occasionner. Oui, d'accord. Le parquet qui se gondole... Donc voilà. alors, il faut faire sa déclaration dans quel délai, déjà Alors, euh, en général, c'est sous dix jours. Enfin, dans le cas de la catastrophe naturelle, c'est sous dix jours. Le plus tôt possible, finalement, dès qu'on constate le, dès qu'on constate le, les dégâts, euh, il faut prendre contact avec son assureur. Euh, lui, il a tout intérêt justement à... Est ce à, que ça faire, évite. Voilà, est ce que ça évite et à, à vous aider aussi à, à constituer le dossier. Vous êtes pas Donc tout là, seul. a priori, il y a eu de l'eau. Il y a sûrement eu indemnisation du meuble, des meubles, etc. Mais la question euh, que pose Abdelaziz, c'est de dire, mais sur le bâti, est-ce qu'il y a des conséquences Est-ce qu'il y a des réserves à faire Alors sur le bâti, après euh, voilà, c'est l'expert qui qui va qui lui va va dire il euh, y a tel ou tel problème. Mais euh, moi je suis moins spécialiste euh, justement Et du mais bâti. Et on va demander aussi. Que... Alors ah, à Stéphane, quand c'est là, quels sont Dans un instant, Christian, regardez. Eh ah ben oui. oui, on vous laisse non, emporter mais... là. C'est le cas de le dire, ah oui, on vous pas... laisse emporter. Voilà. Non pas par l'eau, mais fil... par le temps. C'était des questions au fil de l'eau, <rire> évidemment. Bon, on en parle dans quelques instants. Euh, donc Adelaziz, vous restez avec nous. On va retrouver la météo, les infos, et on repart dans ce rendez-vous maison spéciale inondation jusqu'à 10h. A tout de suite. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, votre maison sur RMC. Sur RMC, l'UFA Euro 2016 a déjà commencé. Les Bleus jouent ce soir à Metz. Dernier match de préparation. France-Écosse. Début de l'échauffement dès 20h avec toute la Dream Team Foot d'RMC et la nouvelle recrue, Emmanuel Petit. 21h, coup d'envoi de France-Écosse et débriefing dans l'after jusqu'à minuit. France-Écosse, c'est ce soir sur RMC, numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. Votre toit protège votre famille, mais qui protège votre toit C'est 6 bien sûr, le leader de l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent depuis 60 ans. Grâce aux barrières radiantes de sous-toiture thermix et super Reflex prolongez La durée de vie de la charpente et augmenter le confort thermique de votre maison en gagnant jusqu'à 6 degrés était comme hiver. Demandez à votre couvreur et retrouvez toutes nos solutions de sous-toiture sur 6places.fr. Le prix direct, c'est jusqu'à demain. Et c'est chez Intermarché. Pour l'achat d'une bouteille de vin rose et de Loire 2015, les Charmerets à 3,80€. La deuxième est gratuite. Oui, une bouteille gratuite Mais c'est seulement jusqu'à demain Intermarché, tous unis contre la vie chère. AOP 75, cl, soit 5,7€ le litre. Pour votre santé, attention à la butte d'alcool.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 Au champ, la vie que j'aime, dont 5 euros d'éco-participation, classe énergétique A+. Bonjour la nuit, Maison de la literie. Bonjour, Pierre Elmalek, président de Maison de la Literie. Je suis au Clé-sous-Bois, dans le magasin de Philippe Marcon. Efficace, la nouvelle promo Largement. L'opération Grande Largeur, c'est jusqu'à 40% d'économie. Toutes nos largeurs de matelas 160, 180, 200 sont au prix du 140. Grande Largeur, sommeil meilleur, et c'est jusqu'au 12 juin. Bonjour la nuit le meilleure chaîne de magasin de l'année. Voir conditions sur litterie.com Becoming Zlatan, le film événement sur la jeunesse de Zlatan Ibrahimovic. Découvrez la naissance d'une légende du football grâce à des images intimes et inédites. Témoignages de ses proches, coups de gueule et buts d'anthologie. Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr. Ibrahimovic comme vous ne l'avez jamais vu. Becoming Zlatan, disponible actuellement en VOD sur toutes les plateformes. Avec RMC. En vacances, certaines choses seront toujours indissociables. Une journée sans grasse mat, impossible. Une soirée au coin du feu sans feu, certainement pas. Et le trajet des vacances sans Coyote Mini, inimaginable. Coyote Mini, le mini boîtier d'assistance à la conduite, indispensable pour garder vos points. Coyote, people inside, ensemble à bord. Appareil nécessitant un abonnement, plus d'informations sur moncoyote.com. La météo sur RMC, c'est avec Yasmina Adila. Attention, vigilance. Hein, Yasmina. Vigilance, effectivement. Deux zones concernées. La première, ça va être le nord-est. On a une vigilance orange pour des risques d'orage. Euh, sont concernées l'Ardenne, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et la Moselle. Autre vigilance, c'est bien sûr cette vigilance crue. 13 départements encore en vigilance orange. Euh, tous les départements d'Île-de-France, plus le Loiret, le loir et cher lindre l'Indre-et-Loire, l'Indre-et-le-Cher, euh, auxquels vont s'ajouter peut-être, et on attend toujours, euh, quelques départements à l'ouest du pays temps toujours instable puisqu'on a de la grisaille un petit peu partout on a de la pluie donc, sur les régions allant des Ardennes lîle de france la Champagne-Ardenne la Lorraine l'Alsace des pluies qui dans l'après-midi vont se diriger vers le centre du pays elles vont être accompagnées d'orages à partir d'11h on attend de forts coups de tonnerre beaucoup d'orages parfois de la grêle de la grêle également sur le midi toulousain et puis partout ailleurs on a toujours cette grisaille qui s'installe et on aura des nuages mais des belles éclaircies près des côtes de la Manche et près du pourtour méditerranéen. Côté température cet après-midi on attend entre 18 et 25 degrés 18 à Rouen, 19 à Metz, à Paris, à Biarritz 20 à Clermont-Ferrand, à La Rochelle 21 à Lille 24 à Bordeaux et 25 à Marseille et puis pour demain retour d'éclaircies par l'ouest du pays. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'est RMC 9h30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 vers l'ouest parisien. Ce samedi, 18 départements sont donc en vigilance ce matin. Et à Paris, les conséquences, les musées du Louvre et d'Orsay sont fermés. Depuis hier, ils le seront jusqu'à mardi. Pas de RERC, un encore aujourd'hui. Plusieurs stations de métro sont fermées. Il n'y aura pas d'évacuation d'habitants à Paris, expliqué hier. La mairie, les conséquences économiques de cette période de crue le MEDEF et la CGPME, demandaient hier soir à l'État de tout faire pour épauler les entreprises touchées par les inondations. Et puis les assurances, 600 millions d'euros, c'est le coût global des dégâts causés Par les intempéries, les chiffres donnés hier par l'Association française de l'assurance. Pendant ce temps, malgré l'appel du patron de la SNCF, la grève se poursuit dans les transports. Maximum un TGV et un TER sur deux aujourd'hui. Perturbation également sur les intercités. Mobilisation toujours contre la loi travail. L'autre actualité ce matin, c'est bien sûr le football. Dernier match de préparation des Bleus. Un peu moins d'une semaine du début de l'Euro. 21h à Metz. L'équipe de France affronte l'Écosse. Et puis le sport, c'est aussi le tennis. Roland-Garros, finale dame ce samedi entre la numéro 1 mondiale Serena Williams et la numéro 4, Garbine Muguruza, 9h32 pile sur RMC. Vous êtes avec Christian PC et François Soren, votre maison. Merci beaucoup Thomas. Et un prochain point sur l'actualité, ce sera tout à l'heure à 10h sur RMC. Dans un instant, on poursuit notre rendez-vous maison. On évoque les inondations. On en parle au niveau assurance. Et puis, on aura un responsable de chez Placo. Que se passe-t-il lorsque, euh, eh bien, on va, comme ça, des plaques de plâtre lorsque qui sont, la de plâtre est, est inondées. Euh, effectivement, n'hésitez pas. Si vous avez des questions 30 de 16, on est là dans une minute. 32-16-1, réagissez en direct sur RMC. Demain, assistez au championnat du monde FIM de motocross avec RMC. Sur le mythique circuit de saint jean d'Angély en Charente-Maritime, le français Romain Fèvre défend son titre face aux meilleurs pilotes mondiaux. Des animations et un spectacle à couper le souffle. Le championnat du monde de motocross en France avec RMC. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Votre entreprise se bouge, bouscule les règles, s'engage. La 7e édition des trophées PME Bougeons-nous est faite pour vous. Cette année encore, les 6 PME lauréates remporteront chacune 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC. Votre entreprise est créative, bienveillante, environnementale, jeune pouce, artisanale à l'export. Plus d'hésitation, inscrivez-vous dès maintenant sur rmc.fr. Ne ratez pas cette chance unique de mettre en lumière votre PME. Ensemble, bougeons-nous. Retrouvez les trophées PME Bougeons-nous sur RMC avec Apicil, partenaire du bien-être en entreprise. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute et au 7 16 65 centimes par envoi plus près du SMS. Là. RMC jusqu'à 10h, votre maison. votre maison. Christian Pesset, François Sorel. Voilà, 9h34, euh, c'est c'est le week-end des experts, c'est la maison. On évoque les inondations, bien sûr. Que se passe-t-il? Que faut-il faire lorsque une lorsqu'une maison est inondée, hein, Christian? Oui, les conséquences sont souvent importantes. Et mmh. euh, justement, nous étions avec euh, Abdelaziz qui expliquait qu'il avait été indemnisé pour euh, tout ce qui était à l'intérieur, mais il se posait les questions sur l'extérieur et sur et sur le bâti. Euh, Stéphane Cancella, donc euh, de de chez Unipromotion, vous êtes spécialisé dans euh, dans l'assèchement, l'assainissement, mais Euh, on imagine que euh, vous êtes un peu vous pompez quoi, vous êtes comme les Chaloc euh, quelque part. Mais il y a aussi beaucoup d'équipements euh, et de meubles. Euh, de, on, on peut aussi avoir des, des lambris précieux dans un certain nombre de, de maisons. C'est aussi votre, euh, c'est aussi dans, dans, dans vos activités. Oui, effectivement, euh, nous essayons de euh, limiter les dommages qui peuvent sur survenir après l'inondation. Autrement dit, nous essayons de préserver ce qui est sauvable par la mise en place de... Alors, on, on reparle d'assèchement, mais on parle d'assèchement maîtrisé. Euh, tant pour le bâti, euh, sur oui. le doublage par exemple, enfin, parler, que Merci. sur certains euh, contenus, objets, meubles euh, ou matériels, Il faut pas faire coûteux, ça trop brutalement. Coûteux, euh, parfois en bois, euh, et là effectivement, il faut contrôler euh, la, la baisse hygrométrique pour que même après l'inondation, euh, ce qui n'est pas visible. Euh, n'engendre pas des dommages complémentaires. Oui. Pendant la pause, on évoquait le cas d'un piano alors ou d'une marqueterie. Euh, ça peut être sauvable, un piano qui est, qui est submergé d'eau ou qui est euh, très largement humidifié ou une table en marqueterie ben, Prenons tous les cas de figure qui sont problématiques, souvent liés d'ailleurs à la présence de bois. Euh, on parle de boiserie au mur, on peut oui. parler de parquet, on peut parler de euh, piano effectivement, euh, le piano euh, fait euh, juxtaposer des matériaux très différents euh, métalliques, euh, bois, etc mmh. qui se déforment différemment avec des changements euh, tant hygrométriques d'ailleurs que de, que de température donc il faut qu'on euh, fasse une, un retour à la normale très progressive très progressive, il ne faut pas l'assèchement assèchement brutal, quoi. non, pour ce type de matériel non Les Alors, parquets, c'est cuit là, quand il y a une inondation C'est dans... souvent, souvent le cas. Hein. Le parquet est constaté déformé quand nous arrivons. Et oui. Donc il, ne, il y a de très très euh, peu, peu de cas dans lesquels le parquet peut revenir oui. avec un assèchement. Ça arrive. On, on hein, va faire du ponçage. On si peut est... faire effectivement un surfaçage, un ponçage oui. après, mais c'est très rare. Et puis j'imagine que tout dépend aussi de la, du temps dans lequel, euh, enfin. Oui, euh, si ça invite pendant parce que. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est parti pour être imbibé longtemps là. Hein. Et voilà. Euh, oui. Nous avons Catherine Leroux avec nous. Oui, Catherine Leroux. Bonjour. Vous êtes responsable assistance client euh, chez Placo. Alors vous allez pouvoir nous dire. Euh, euh, ce qu'on fait euh, de la plaque de plâtre humidifiée ça, ça, c'est sauvable Oui, bonjour, bonjour. Euh, bah, un peu comme pour les autres matériaux, ça va dépendre euh, de la durée de l'humidification, de l'importance, de, de, de et, et aussi du, du type de plaque qu on, qu on, qui était mise en place. Oui, mais sur les murs, c'est généralement de la plaque ordinaire, c'est pas de l'hydro. Oui, c'est souvent, souvent, souvent le cas, et là, euh, alors, si, on pas, si, si on a un isolant qui, derrière, qui n'est pas trop sensible à l'eau, on pourra éventuellement en, en conserver une partie... Euh, Euh, sinon, dans beaucoup de cas, on sera obligé de, ouais. de remplacer En clair, si j'ai du polystyrène expansé, ça ne va pas beaucoup l'affecter. Si j'ai de la laine de verre, un peu plus. Et si j'ai de la ouate de cellulose, c'est fichu. Oui, tout à fait. C'est <rire> tout à fait ça. On peut dire ça. Et oui. donc, euh, euh, là, euh, on voit bien que, notamment en région parisienne, oh, la décrue n'est pas encore même véritablement annoncée. Ça veut dire qu'il va y avoir le, euh, le, le, le, votre plaque de plâtre, va avoir macérée, ça macérée pendant 15 jours. Là, oui, franchement, il oui. n'y a plus rien à faire. Là, ça sera très compliqué de, de récupérer les, les, les ouvrages. Il faudra, dans, la, dans ouais. la grande majorité des cas, il faudra, il faudra tout remplacer. Oui. Alors, est-ce qu'on que... remplace la plaque complète ou est-ce qu'on peut remplacer que jusqu'à la hauteur de l'inondation alors s'il si si s'agit d'ouvrages sur rosature métallique on pourra éventuellement euh, remplacer seulement jusqu'à la, la hauteur à laquelle ouais, est allée ouais, l'eau s'il ouais. euh, s'agit de, de doublage avec euh, de la laine minérale ou de la ouate euh, il faudra quand même tout, tout enlever parce que derrière oui, parce que il y a ouais, voilà. si euh, s il s de plus cité et s'il s'agit de cloisons avec euh, âme en carton euh, là aussi il faudra ouais, là, tout enlever euh, qu'est-ce oui, qu oui, que oui, vous en pensez pas. vaut mieux pas voilà. tout changer euh, lorsque oh, ben, euh, je pense qu'il y a des moments où c'est sauvable, ça a bien été expliqué, on, on peut ne on changer qu'un mètre cinquante et puis garder le mètre cinquante qui reste, mais qui si reste. que ça vaut le coup, euh, je suis pas sûr en termes de main dœuvre voilà c'est ça, c est, c est ça pas, demande du travail alors que... Euh... Ça, dé, oui, ça dépendra des, de ce que proposent les, les, les entreprises et des, voilà ça peut valoir le coup dans, dans, dans quelques cas. Damien Rullière donc pour les assurances euh, qu'est-ce que c'est couvert là il n'y a pas de souci au niveau des doublages déjà les travaux ça dépendra de ce que va préconiser l'expert aussi, aussi. Oui. Euh, ensuite euh, il faut savoir que les garanties dommages elles vont prendre en charge donc les opérations de pompage de nettoyage euh, de destruction de déblaiement et ensuite les réparations D'accord. Euh, Catherine Leroux, vous avez euh, chez Placo des, euh, des, des interventions rapides, des mis en place euh, peut-être des, des sauvegardes justement Alors, ce sont les, les entreprises, euh, oui, etc., qui interviennent, oui. euh, qui interviennent sur le terrain et qui peuvent réaliser les travaux. Euh, là, c'est à chaque à chaque personne qui est concernée de, de faire appel à son à une entreprise dans, dans son secteur. Très bien, merci beaucoup Catherine. Moi j'avais une question concernant les assurances. Est-ce que euh, tout est remboursé C'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, euh, après il y a des objets, les télés, euh, tous tout ces trucs électroniques, etc. Euh, tout ça est pris en compte aussi, mais est-ce que c'est remboursé à 100% Ou est-ce qu'il y aura la toujours avait tusté, la franchise avec usté, patati, Alors, patata Il y a, y a autant de situations qu'il y a de contrats, finalement. Ah, oui. euh, certains assureurs vont prendre en charge même euh, en euh, situation de catastrophe le, naturelle. Le, voilà Le matériel multimédia, d'autres non, euh, ou s'ils le prennent en charge jusqu'à un certain point, jusqu'à euh, un plafond d'indemnité. Euh, pareil pour les meubles. D'où l'importance aussi d'avoir bien estimé la valeur de son capital mobilier, ce qu'on a à l'intérieur de la maison. Et de le faire évolue aussi dans le temps, parce au gré de ses achats. Et euh, comme oui, j'achète un beau meuble, par exemple, ben voilà, je l'indique. Exactement. Qu'est-ce exactement. que euh... je fais Je prends des photos aussi Qu'est-ce qu'il faut faire là dans Alors, ce cas parce que euh... ça, la, la facture, des fois, on l'achète en la salle des ventes, ce n'est pas forcément la valeur. Ça, c'est essentiel, justement, dans le processus d'indemnisation, c'est euh, immédiatement euh, rassembler les possibilités des factures, euh, des photos. Mais souvent prouver sont... l'existence. Mais euh... bank dans le tiroir euh, de l'armoire Mais... euh, qui justement est en train de flotter. Dans Mais la... c'est un peu comme un incendie finalement. La plupart du temps, euh, on peut avoir toutes ces preuves détruites. C'est là que c'est intéressant aussi quand on a des objets de valeur mm -hmm. auxquels on tient beaucoup, peut-être de rassembler les preuves d'existence et peut-être de les stocker. Oui, c'est-à-dire, bon, voilà, bon, le bon, petit coffre pas. à la banque, quoi, par voilà. exemple. On le fait quand penser important. à tout scanner et mettre ça sur une clé ou dans le cloud, etc. pour que là, on n'ait pas de, de, de, soucis éventuellement et qu'on puisse récupérer toutes ces données. Euh, nous avons Alain, Christian, qui est là. Alain, allons-y. Alain nous a appelé au 3216 16. Bonjour, Alain. Oui, bonjour. bonjour. Merci, merci de me prendre. Euh, voilà, moi, ch à chaque, euh, j'habite dans la boucle de la Seine euh, qui est actuellement inondée à la sortie de Paris. Ah ouais Et à chaque inondation ou à chaque pluie euh, conséquente, j'ai des infiltrations par euh, mon sous-sol, qui est un sous-sol d'une euh, 90-92 mètres carrés. Donc, euh, vous avez l'eau qui pénètre dans le, dans le sous-sol. Dans le sous-sol, par oui. infiltration, par Mais ça ruisselle, comment, comment ça se présente, en fait? J'ai bon l'impression que c'est une nappe phréatique euh, qui doit passer sous la maison, et ça passe par le, euh, par la dalle. Oui. La première inondation, j'ai fait un regard, j'ai mis une pompe de relevage. Ça suffit pas ça suffit pas. J'en ai refait une deuxième, un autre ça suffit toujours pas. Alors, je voulais savoir ce que je pouvais faire. Il me reste deux ans. éventuellement faire des caniveaux. Des non, chaussures. non, mais il faut... Vous euh, Vous n'avez pas d'autre solution que de passer au cuvelage de la de, de votre cave. Il faut étancher C'est-à-dire que vous, ça, vous allez mettre une boîte en béton euh, à l'intérieur de la cave, avec un puits de décompression, euh, parce que euh, sinon, euh, vous pouvez aussi avoir la cave qui remonte, quoi, finalement. Mais c'est la, la seule solution. C'est assez onéreux, euh, mais... Euh, c'est la plus efficace. Je vois d'ailleurs Stéphane Cancella qui opine du chef. Vous êtes euh, d'accord C'est simplement une, une expérience personnelle. J'ai réalisé cela dans une cave à Paris. Euh, un cuvelage réalisé par une société qui s'appelle Murprotec et, et qui a mmh. donné de très très bons résultats. Oui, très bien. Mais euh, effectivement, euh, d'ailleurs je connais un site loué, montré, mmh. euh, là, un site internet que vous connaissez bien François. Maison Brico Par exemple. Bah, bien sûr. Euh, bah, vous allez sur maisonbricot.com et vous trouverez... Euh, Justement la réalisation de ce cuvelage mais surtout, mais surtout ne pas oublier euh, de faire un puits de décompression parce que sinon euh, les dégâts peuvent être plus importants que le mal un cuvelage plus un puits de décompression c'est oui, ça oui les deux vont ensemble hein. Et ça coûte, ça coûte combien ça Christian là c'est une question de surface je pourrais pas vous dire mais c'est euh, euh, je sais pas bah, vous l'avez fait faire c est, c est, je sais pas 10-15 000 euros non euh, 40-50 000 euros Mais vous avez ah oui, mais vous avez un château aussi. Euh... Non, une cave. Euh... Allez bon. Ah le... Ouais, quand même... le, le strict minimum, c'est autour de 15 000 euros, effectivement, suivant la surface, suivant l'importance, suivant le, euh, la, la hauteur des murs à, à étanchéifier. Eh bien, on peut atteindre des, des chiffres comme ça. En fait, il faut refaire tous les murs et tout étanche voilà. Non non, à l'intérieur, vous faites une boîte en béton, tout simplement. D'accord. cest à vous, vous faites un enduit, vous refaites un seul en béton, tout ça, est, tout ça est étanche. Et puis, vous avez un puits de décompression pour justement lorsque l'eau hmm. exerce une pression lorsqu'elle monte. Oui, oui. euh, Alain a bien décrit, là on a un phénomène d'eau qui monte dans la cave. Hein. Donc euh, on imagine bien qu'il y a une pression formidable parce que la Seine est à côté et effectivement la nappe phréatique, ben, on imagine bien des vases communiquants, et bien la, la nappe elle est à hauteur à la limite de, euh, de, de, du fleuve qui est à côté, quand ça sort. Euh, je, je suis relativement loin de la Seine quand même. Oui, hein. oui, mais, euh, ouais, mais visiblement il y a le autour. Hein, le, euh, la, les, les vous fleurs, êtes à vous combien de la Seine Alain Oh, je suis à deux, au plus près à deux kilomètres. Ouais, c'est donc là, c'est la nappe, c'est la nappe elle-même. Ouais. Voilà, cuvelage. Il n'y a pas d'autre solution. Merci okay. Alain vous. On, on revient dans on un instant, Christian. Il est 10h moins le quart. Et on oui. a encore quelques minutes à passer ensemble. On évoque, vous l'avez compris, les inondations, hein, qui frappent euh, actuellement en quelques régions de France. Si vous voulez euh, réagir, posez vos questions. C'est le moment ou jamais. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Ça se passe au 32-16, bien sûr. A tout de suite. Retrouvez votre maison en podcast sur rmc.fr. RMC Football. Salut, c'était Emmanuel Petit. Je viens de signer dans un nouveau club. Le plus beau, le plus grand, le plus prestigieux. RMC. Avec moi, l'UEFA Euro 2016, on est sûr de le gagner. L'UEFA Euro 2016 a déjà commencé sur RMC. Avec Volkswagen, on est tous fiers d'être bleus. Mettez-vous aux couleurs des bleus, tweetez vos selfies d'encouragement avec le hashtag Vibrez Bleu et tentez de gagner des cadeaux exceptionnels. Plus d'informations sur rmcsport.fr.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 Elle de poulet en quête d'exotisme Cherche pruneau moelleux pour atterrir en douceur dans le plat à tagine Justement, chez Grandfrais, les pruneaux sont à seulement 2,49€ Au lieu de 2,99€, soit 50 centimes de réduction Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 4 juin, paquet de 1 kg, calibre 66-77, origine France Pour votre santé, bougez plus Avant, l'été, sans Chris, ça ressemblait à ça Chou Qui veut des choux Chou Mais ça, c'était avant Chouchou! Qui veut les chouchous? Des bons chouchous! Avec Chris l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Il y a des prix qui vous font dire Euh, Moi je veux que la peinture, hein. pas le peintre Et il y a les prix Le Roi Merlin Jusqu'au 15 juin, pendant l'opération Les Promos Peintures 29,95€ seulement Le pot de 2 litres et demi de peinture murale Renov-Express Ripollin Avec sous-couche intégrée Reprise des marchandises incluse L'expertise des conseillers incluse Chez Le Roi Merlin, les prix vous font dire Là, je suis sûr de faire le bon achat Le roi Merlin, et vos envies prennent vie. Soit 11,98 le litre. Je viens d'avoir 40 ans, je fais ce que je veux. Eh, je me suis même fait percer. Où ça oh Non, je ne te le dis pas. Et j'ai rendez-vous avec le stagiaire parce que... Non, les soirées télé avec François. Ah oh ouais La Ford Fiesta aussi a 40 ans et elle se lâche. Jusqu'au 30 juin, la Ford Fiesta édition 5 portes EcoBoost 100 chevaux avec air conditionné, audio sync, bluetooth et navigation est à 149 euros par mois. Venez l'essayer en concession et tentez de la gagner. Hello avec premier loyer de 1990 euros puis 47 loyers de 149 euros par mois. Coût total si achat 14 ,4... 94 euros. Réservé aux particuliers si acceptation par Ford Crédit. Offre un règlement sur Ford.fr. RMC, le week-end des experts. Votre maison, François Sorel, Christian Pesset. 9h48, c'est RMC de le week-end des experts, la maison. Et dans quelques instants, après la météo et les infos de 10h, on retrouvera les GG du sport. On évoque ce matin les inondations, hein? Question. Oui, on, a vu, on évoque les, les inondations, leurs conséquences, euh, et puis on va voir, euh, on sait qu'on risque d'avoir de très mauvaises surprises humaines euh, après la décrue, parce que malheureusement, il y a des personnes disparues aujourd'hui, euh, et qui ont pu être coincées effectivement dans, dans leur cave, par exemple, ou, ou dans leur premier étage, ou enfin leur rez-de-chaussée. Mais euh, la question qui se pose aussi, c'est pour ces interventions de pompage, d'assainissement à Stéphane Cancella de, de chez Enipromot, Euh, qui prend en charge ces, ces coûts-là Ce sont les assureurs ou, ou c'est à la charge des particuliers Est-ce que euh, seuls les équipements et les biens sont pris en charge On va vous poser la question aussi à Damien Rullière, euh, d'HyperAssure. Euh, ça marche comment Alors, nous sommes missionnés par les compagnies d'assurance ah, et par les experts qui eux-mêmes euh, travaillent pour le compte des compagnies d'assurance. Euh, donc, nous n'intervenons qu'à partir du moment où l'expert en particulier a contrôlé que la prise en charge par l'assurance pour un assuré euh, identifié était, euh, était avérée. D'accord. Mais toutes les pompes là qu'on voit, qui alors, on, on voyait dans une commune de région parisienne hier, je voyais ça sur BFM TV, où euh, on pompe, On renvoie dans le caniveau, et le caniveau, il renvoie dans les égouts, et les égouts, il remonte. Donc c'est sans fin, ça, c'est un peu idiot. C'est une affaire de chaloc, ça y pas. mais euh, on... ça ne servait pas à grand-chose. Mais c'est typiquement la situation qui se présente à nous actuellement. Euh, L'inondation est est là. Nous sommes dedans actuellement. Euh, certaines régions euh, voient apparaître une décrue, d'autres, euh, au contraire, euh, continuent à être euh, très sinistrées. Euh, je, je crois qu'il faut vraiment avoir euh, le recul nécessaire pour dire bon, est-ce que c'est le bon moment pour intervenir oui. Il ne sert à rien de pomper Allez. si effectivement le en niveau vrai, euh, du jardin continue à alimenter le, le vide sanitaire par exemple qui continue à être alimenté. On avait tout à l'heure cet auditeur qui nous disait que sa cave était régulièrement inondée mais là justement est-ce que les assurances ne peuvent pas euh, prendre en charge les réparations en tout cas le... ah. est-ce qu'un cuvelage par exemple ça peut être pris en charge non là, c'est bon, ouais. j'y crois j'y crois assez peu Et on <rire> va on va s'intéresser aux dégâts sur cette cave ou sur ce sous-sol ouais. euh l'opération ensuite de prévention j'y crois j'y crois c'est ouais. moyennement. Ouais. Alors non. que bon, c'est discutable. Hein, oui, absolument. Euh... Christophe est là. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bonjour Christophe. Bienvenue, on vous ouais. écoute Christophe. Bon, j'ai un petit souci, voilà. J'habite euh, Chalifère dans une petite commune euh, du, de Seine-et-Marne. Oui. Et puis depuis dimanche, j'ai mon sous-sol qui est souvent inondé. Oui, bien sûr. Pas, pas beaucoup, 5-6 cm à chaque fois. Mais le souci que j'ai, c'est que j'ai une maison euh, bon sous-sol et qui est un peu en contrebas par rapport à la route. Oui Et en fait, c'est une petite route avec euh, goudronnée, mais il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de trottoir. Et dès qu'il pleut, je prends toute la toute l'appui de la et route, oui, bien sûr, viens mmh. chez moi. Oui, bien sûr, parce que c'est étanche, c'est c'est le gros problème hein, de de, euh, de zone, notamment dans dans le midi, on l'avait vu euh, à l'automne, où mmh. euh, ça a été tellement bétonné et tellement goudronné, si j'ose dire, avec euh, notamment maintenant des enrobés extrêmement étanches, euh, qu'on arrive à cette, à cette situation. Et alors, quelle est votre question Bah, ma question, c'est comme il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien qui est fait pour canaliser l'eau dans la route. Oui. Je voulais savoir parce que bon, moi, j'ai fait un puissard devant mon garage, j'ai mis une grande grille qui fait toute l'entrée le, toute du garage oui. pour évacuer l'eau. Mais bon, le puissard, il se remplit vite avec ces températures. Bien sûr, mais oui, bien alors sûr. votre question, c'est quoi C'est est-ce que la mairie devrait prendre en charge des travaux, c'est ça Oui, c'est ça, je voulais savoir. Alors la mairie ou euh, une quelconque assurance ou l'assurance ou, ou, ou est-ce que l'assurance peut euh, justement se retourner contre la municipalité euh, Damien Rullière Alors déjà il, a priori il n'y a pas de raison pour que l'assurance refuse la prise en charge. Le sous-sol, il est attenant à la maison. L'assurance habitation, elle comprend la maison, enfin dans son entièreté, euh, finalement. Donc il euh, n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que ce soit pas indemnisé. Euh, et je vois assez mal euh, un contrat où il y aurait une clause qui dirait Ah, le sous-sol s'il est en dessous de la route, en dessous oui. du niveau de la route, il sera Alors, pas indemnisé. J'y crois pas. Euh, ensuite, peut-être que si c'est régulé, euh, c'est aussi à la mairie, peut-être à vous d'aller voir la mairie et de lui demander de prendre ses responsabilités et que peut-être éventuellement l'assurance euh, engage. La responsabilité. Ouais, Parce que là, là il faut prévenir aussi. C'est voilà, pas, pas tout de remboursage à chaque fois. C'est une maison récente ou c'est une maison de village ancienne de, Non, de, elle est de à peu près 70. 1970. À peu oui, près donc euh, il faudrait voir euh, peut-être vous renseigner comment vous, vous y êtes depuis 70 non Non non non. En fait c'est une, une maison que j'ai héritée euh, il n'y a pas très longtemps. Ah, il faudrait savoir un peu quel était l'état de l'environnement au moment du permis de construire. Mais voilà c'est ça. Ça serait intéressant aussi de de voir parce que peut-être que devant chez vous euh, en 70 c'était peut-être euh, un, un chemin en, un chemin en terre si euh, euh, c'est peut-être pas à ce point là mais peut-être qu'il n'y avait pas ce, oui. ce revêtement qui aujourd'hui est la cause effectivement de de, euh, de l'inondation. Enfin, de la pénétration d'eau, mais ça, il faut effectivement aller voir le service d'urbanisme de, de, de votre commune. Parce que moi, personnellement, j'ai été voir la mairie, puis ils font la sourde oreille, quoi. J'attends toujours qu'ils me rappellent et... Eh bien, évidemment. Oui, bah, vous savez, il y a un truc qui s'appelle la lettre recommandée avec ouais. accusé de réception, ça, ça bien. la mise en demeure et puis euh, la décharge de responsabilité. Si vous leur envoyez une lettre recommandée mmh. en leur disant que la prochaine fois que vous serez inondé, que vous aurez des dégâts, et si l'assurance ne prend pas en charge, vous retournerez contre la ville. Euh, et puis vous voyez ça à quelques voisins à faire la même chose, ça va bouger, hein Oh, mais Le problème, mon voisin, c'est le maire. Ah, votre <rire> voisin Alors, il doit être aussi embêté que vous Non, parce que je suis, moi, lui, il est en plein pied, et plus un petit peu plus haut que moi, et moi, je suis la première maison de la rue, en fait. D'accord. Et, je, et bah, je suis le terrain qui est un peu plus en contrebas que les autres. En bah, fait. Faites quand même cette procédure, je pense que ça sera celle oui, si qui a est des chances de faire Christophe. bouger. Bon, et eh bien, bon courage, Christophe. Merci, eh ben, en tout cas, pour bien votre bien. appel. Merci bien. Au revoir. Voilà. Euh, en tout cas, merci à vous qui nous avez contacté ce matin pour euh, euh, euh, voilà, toutes vos euh, questions. Tout à fait. Merci Stéphane Cancelade d'UniPromotion. E euh, et puis euh, Damien Rullière, donc euh, hyperassure.com. Voilà. hyperassure.com voilà, je pense aussi... que vous allez avoir, vous allez avoir du, du boulot là, euh, on... là ça va bouger avec nous, nous avons aussi le Leroux de chez Placo euh, qui euh, nous a répondu à nos questions sur l'humidification <rire> l'humidification des euh, euh, des, des, de pla... enfin, des, oui, des des plaques de plate enfin des oui des plaques de dis bien. Christian on se retrouve euh, samedi prochain bien sûr 8h-10h sur RMC mais avec un, un grand plaisir et dans un instant ce seront les GG du sport avec Serge Simon qui est là salut Serge Salut les amis, comment ça va eh ben, ça va bien, tu serre. vas te mouiller là aujourd'hui Ah euh, oui, oui oui oui, oui, oui. Ouais, On bien va sûr. essayer de ne pas prendre l'eau Pour une fois Il n'y a, ah. a pas de natation parce que Ça pu coller, là. Non, mais tu, des fois, si tu allais à Roland-Garros cette semaine, ah euh, il ouais, ouais, ouais, pouvait ouais, y ouais, avoir des ouais, ouais, On va parler de Roland-Garros et justement du choix de la Fédération française de tennis de rester à Roland-Garros et de ne pas partir hors de Paris comme ils avaient envisagé à un moment donné. Et il faut bien constater que le choix de Roland-Garros pose quelques questions. En tout cas, cette année, on va parler aussi voler, on va parler football mmh. et puis un hommage à un grand un très grand, peut-être le plus grand, Mohamed Ali, qui nous a quitté cette nuit. Qui s'appelait aussi Cassius Clay, hein, pour être rappeler. Absolument, avant de s'appeler Mohamed Ali. Serge, euh, dans un instant avec Christophe Cessieux pour les GG du sport, et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dimanche matin, dès 6h. Portez-vous bien et bon week-end. RMC, les grandes gueules du sport, Euro 2016.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 Coluche, 30 ans déjà. Yeah Vous avez voté pour les meilleurs sketchs de Coluche Retrouvez-les sur la compilation Coluche, 30 ans déjà. En politique, on est archement baisse Coluche, 30 ans déjà. C'est ça, un mec Une compilation RMC, actuellement dans les bacs. Ça va Life on the Line. John Travolta lutte contre les éléments déchaînés pour sauver l'avenir de sa famille. Life on the Line, en Blu-ray, DVD et vidéo à la demande, avec RMC. Oh, que vous êtes gâtés Il y a encore un prix inratable. Chez U, bah oui, oui. C'est la tomate ronde en grappe, catégorie 1, origine France, à 99 centimes seulement le kilo. Répétez ça 99 centimes le kilo de délicieuse tomate ronde en grappe, si parfumée Moi, j'en conclue, c'est inratable, un point c'est tout, il n'y a pas à discuter. C'est jusqu'à samedi dans les hyper-u et super-u participants, liste sur magasin.com. Et les nouveaux commerçants Vous entendez C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Mmh. Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam. La blonde d'Aquitaine, elle, elle serait plutôt... Ah Vous n'entendez pas la différence Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande, avec toute leur diversité, sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Baptiste, oui. On voit les bulbes, les fleurs et les graines. Ok Tu peux me donner les baguettes aussi Voilà. C'est bon. Maintenant, il me faut la tuyauterie. Ouais. Et la caisse à outils Et passe la peinture aussi Je... ouais. Ah et prends la viande de bœuf N'oublie pas le poisson Et charge la bétonnière Jusqu'au 30 juin chez Ford Profitez d'une offre exceptionnelle Pendant le mois de l'utilitaire Avec la gamme Ford Transit Euro 6 à partir de 8 990 euros Offre pour un transit courrier ambiante TDCI 75 chevaux Euro 6 Réservé aux professionnels Montant hors-taxe Voir Ford.fr RMC Running Session avec New Balance Saison 2 Vous souhaitez vous initier au running Améliorer rapidement vos acquis Les coachs New Balance Repartent à votre rencontre Partout en France Pour des sessions 100% plaisir. Comme les runners toulousains ce week-end, testez l'expérience. Prochaine session le 3 septembre à Paris. Courez vous inscrire sur rmcsport.fr rubrique RMC Running. RMC 9h59 dans quelques instants le journal puis les grandes gueules du sport mais tout de suite un point sur la météo avec Yasmina Adila, Yasmina bonjour est-ce qu'une amélioration est en vue Bonjour Serge bonjour à tous Eh bien non puisqu'on a une évolution des vigilances vigilance orange donc dans le nord-est pour des orages il y aura effectivement une forte activité électrique mais c'est surtout des pluies soutenues qu'on attend vigilance orange donc pour les Ardennes la Marne, la Meurthe et Moselle, la Meuse et la Moselle pour ces trois derniers département, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et la Moselle s'ajoutent à la vigilance orange pour des risques d'orage vigilance orange pour des risques de crues qui sont donc ajoutés aux autres départements déjà placés en vigilance crue je rappelle que c'est l'île de France le loiret Cher, l'Indre et Loire l'Indre le Cher, le Loiret est passé en vigilance jaune mais on ajoute donc l'heure et la Seine maritime à ces vigilances oranges on attend effectivement des débordements de la Seine dans ces deux départements côté carte, on a toujours cette alternance de nuages, d'éclaircies avec des pluies, donc des pluies qui pourraient être soutenues dans le nord-est du pays sur un axe allant des Ardennes vers l'Alsace. On a également des pluies attendues sur le midi toulousain, mais elles, sont, elles seront beaucoup moins importantes que dans le nord-est. Et puis partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies avec des pluies qui resteront assez locales. Près des côtes atlantiques, près du pourtour méditerranéen, alternance de nuages et d'éclaircies, mais dans l'ensemble, ça restera un beau temps. Côté température, ce matin, on a entre 12 et 21 degrés. 12 à Lille, 21 à Marseille. Cet après-midi, entre 16 et 25 degrés. 16 à Orléans, 17 à Paris, 18 à Cherbourg, 19 à Strasbourg, 20 à Brest, 21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 RMC h 1 dans quelques instants Christophe Cessieux et moi-même vous présentons les grandes gueules du sport, mais il est temps d'écouter le journal, présenté par Julien Coudreau, bonjour Julien Bonjour Serge et bonjour à tous, les américains le surnommaient The Greatest, le plus grand Mohamed Ali est mort légende de la boxe, icône du sport, il s'est éteint cette nuit en Arizona à l'âge de 74 ans il restera l'un des sportifs les plus célèbres de l'histoire, écoutez la réaction de Brian Maslow, membre de la Dream Team RMC C'est un exemple à suivre je ne pense pas qu'il soit imitable on essaie de se rapprocher par sa par sa grâce, son élégance, par sa son intelligence de combat, ce qu'il a pour